John Lennon, Paul McCartney, George Harrison,、euh, Genesis, Led Zeppelin, Yes, Deep Purple, Mountain, Black Sabbath et Alice Cooper. À travers tout ça, je vais vous parler d'un trio anglais très obscur qui a fait ses débuts en 1971, le Three Man Army, et、euh, plus particulièrement leur premier album intitulé A Third. Of a l i e t i m e et je vais vous faire tourner une face entière d'un véné de classique paru aussi en 1971, le deuxième album de Uriah Heep intitulé Salisbury, et qui est sorti en janvier de cette année-là. Dans la première heure, évidemment, mon ami Simon Fitzbé, l'historien de Sifu, va se joindre à nous pour vous présenter les éphémérides du rock, donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débuter en force et de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va écouter un des groupes de rock les plus révolutionnaires du début des années 70. Chicago, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mesdames et l e s s i e u Le faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, c'est faux! 89 FM! Avec une composition du guitariste Terry k a t h f r e e Terry Kath dont on va vous parler dans un moment dans les éphémérides. Ça, c'est tiré du troisième album de Chicago, tout simplement intitulé Chicago Free, qui est paru en 1971. Un album très bizarre et très expérimental, à mon avis.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 Monsieur Simon Fédibé, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ah,、oh, ça va très, très, très bien. Ça va toujours bien, le v e n d r e d i Génial. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du Rock du 24 au 30 janvier? Il y a beaucoup de choses hein, cette ouais, semaine. Oui, une, une bonne semaine intéressante et on débute avec un blitz de naissance qui a eu lieu le 31 janvier,、euh, donc qui était lundi cette semaine, entre autres en 1946, le 31 janvier, naît Terry c a t h guitariste virtuose de la formation Chicago. Oui.、Euh, vraiment un gars avec un son incroyable. Dont on vient d'entendre、euh, une, une pièce.、Oui. Euh, une guitariste qui est décédé、euh, à la fin des années 70. Exactement. Et、euh, en question de, de, de jour,、euh, quelques semaines avant son anniversaire, m o i c'est ça. On en a parlé dans les éphémérides des dernières semaines. Je ne s s p s On pensait qu'il était, qu était mort la, en jouant la roulette russe, finalement, il est mort en niaise. Oui, en niaise、ouais, avec, avec un fusil. Très, très mauvaise ouais, idée. Ouais, ouais.、Euh, également, le 31 janvier 1954 marque la naissance d'Adrienne Vandenberg,、Bung、plutôt, guitariste de White Snake. Oui, oui, c'est un type que, très talentueux.、Euh, moi, je l'ai vu en spectacle déjà avec son propre groupe. Euh, qui s'appelait tout simplement Vandenberg.、Uh -huh. Et、euh, c'était très bon, le premier album de Vandenberg. Ah oui?、Euh, oui, et、euh, par la suite, c'est ça, c'était une bonne addition à Whitesnake, sauf qu'il n'est pas resté là extraordinairement longtemps. Ah non, je ne sais pas, je ne connais vraiment pas du tout、mm -hmm. Whitesnake. Je me suis nul a o i n début. Ah oui, ah, bah, euh... écoute,、euh, Whitesnake, c'est intéressant, les premiers albums,、ouais. à l'époque où、euh, John Lord faisait partie avec Ian Pace、euh, de la formation, faisait du blues rock. Euh, par la suite, ils ont pris un virage, je dirais, commercial et poseur.、Euh, ce n'est pas mauvais, par exemple,、euh, ce qu'ils faisaient, mais、euh, ce n'est pas non plus,、euh, je dirais,、euh, le sommet du rock. Ah, ben, très bien. Donc, je, je m'essayerai. Je vais m'essayer、mm -hmm. avec Whitesnake.、Euh, également, le 31 janvier 1956, John Lydon, mieux connu le nom de, sous le nom de Johnny Rotten, vient au monde. Oui, ce qui lui donne,、euh, ce qui lui donne 60, euh, 65 ans. Oui,、ouais. qui commence donc, le punk vieilli. Quand même. À、ouais. 65 ans, 55 ans. 55 plutôt.、Oui. Quand même, pour,、euh, pour, pour quelqu'un de cette période. Pour un punk, o m m e n ça commencé Pour un là, punk, quoi, ça, commence pour un ça. punk ça commence à être très vieux.、Oui. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les contemporains autour des Ramones, il n'y en s a qu'un. Ils avaient à peu près la même âge.、Oui. Donc, c'est.、Oui. Euh, C'est assez frappant. C'est assez frappant pour ça.、Mm -hmm. euh, également, le 31 janvier 1964 marque la naissance de Jeff Hannon, p l Oui.、Euh, donc, guitariste de,、euh, et membre fondateur de la formation Slayer. Hannon,、oui. plutôt. Et à mon avis,、euh, Hannon,、euh, À, à m avis, c'est aussi le, le plus talentueux、euh, du groupe、euh, au niveau de. Comme compositeur.、Ouais. Et c'est aussi le plus sympathique. C'est le seul、euh, maintenant qui a un, qui a un peu d'interaction avec、euh, le public en spectacle parce que、euh, les autres、euh, n'en ont plus aucune. Non, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que c a r r i e King a vraiment pris toute la place pour ce qui est de, de, de, de l'image. La visibilité, oui, c'est ça. Mais en spectacle, c'est vraiment a d m a n qui, qui est intéressant à voir. Et、euh, je trouve que depuis toujours, que les compositions d a d m a n étaient. Euh, beaucoup plus、euh, intéressante que celle de King.、Bon, C'est génial et reconnu à sa juste valeur.、Euh, le 31 janvier 1967、euh, marque la naissance de Chad Channing, surtout reconnu comme étant le premier batteur de Nirvana. C'est lui, entre autres, qui avait enregistré sur、euh, l'album Bleach.、Euh, il a également joué au sein du groupe Grunge de Melvins par、mm -hmm. la suite. Il est toujours, je crois, avec les Melvins qui font quelques tournées de temps en temps.、Mm -hmm. a v e c un groupe toujours actif. également, le 31 janvier 1976, après un règne de neuf semaines au sommet du palmarès britannique, Bohemian Rhapsody est déclassé par Abba. Et c'était la pièce <rire> Mamma Mia en plus.、Ah, Donc, ouais, vraiment, ouais, ouais. on dit qu'Aba avait un sens mélodique, mais Mamma Mia, c'était probablement la pire chanson. Oui, oui mais curieusement, je me rappelle, j'étais enfant, quand c'est sorti, Mamma Mia, c'était omniprésent sur、oui. les ondes des stations radio. À l'époque, l a m était trop, très fort aux États-Unis.、Mm -hmm. C'était une pièce qui, était, qui jouait avec les heures, à、oui. peu près.、Oui, c'est vraiment aberrant. À oublier, oui. Aberrant. aberrant. <rire> <rire> Et le 31 janvier 1978, Greg Ebert, saxophoniste au sein de、The、Blood Sweat, Alan Tears décède d'un overdose accidentel à Amsterdam. Il avait 30 ans, malheureusement.、Ah. Donc, c'est vraiment très dommage. On passe maintenant au 1er février,、euh, qui, qui est également marqué plutôt par une naissance, celle de Don Everly,、uh, des Everly Brothers, qui est né le 1er février 1 9 3 7 Oui, on a vu la naissance de son frère hein, la ouais, semaine dernière ou il y a deux semaines. Leur anniversaire n'était pas très, très、euh, donc, éloigné les uns des、ouais. autres. Il faut dire qu'il y avait une couple d'années de différence entre les deux, mais encore là, je pense qu'il y avait juste deux ans de différence, les、ah. deux frères. Euh, le 1er février 1949, RCA lance、euh, le tout premier 45 tours. Il était、euh, destiné au marché du Jukebox, bien sûr, mais en fait, c'est le disque qui a créé le Jukebox oui, en tant、oui. que média.、Euh, et le premier disque était bleu et comportait uniquement une présentation du médium en anglais et en espagnol. Donc, ça expliquait、okay, qu'est-ce que c'était. Donc, pas de chanson. Pas de chanson.、Mm -hmm. Et c'est ce que je trouve bizarre, en fait, c'est qu'on a sorti 45 tours avec aucun média pour le faire jouer, mis à part le Jukebox. Je veux dire, les tables tournantes de l'époque n'étaient probablement pas équipées、oui. pour faire jouer 45 tours. Donc,、euh, il Devait venir également avec un instrument de démonstration pour les magasins parce que,、euh, mais quand même, c'est un, un médium qui a vraiment révolutionné la musique.、Euh, oui, tout à fait, on en a déjà parlé, mais quel merveilleux objet oui, que、vraiment. le jukebox! Génial.、Euh, le 1er février 1954 marque la naissance de Mike Campbell, guitariste au sein des Heartbreakers de Tom Petty.、Mm -hmm. t u s très talentueux. Oui. Même, très talentueux. Ben, pour jouer avec Tom Petty, il,、ah, oui. euh, il faut être assez talentueux. Merci.、Euh, le 1er février 1963, un jeune Neil Young, âgé de 17 ans, donne son premier concert à Winnipeg. Et à partir、ouais. de là, la légende s'est écrite. Il faisait du folk. Oui. Il,、mm -hmm. faisait, il était très, très folk à l'époque、euh, avec sa guitare acoustique. C'est vraiment Neil Young,、euh, un artiste génial. J'aurais aimé ça le voir à l'époque. Immensément talentueux. Oui. Incroyablement talentueux. Et pour s'en convaincre, vous n'avez qu'à écouter l'album en spectacle au Massey Hall.、Mm. Enregistré en 1971、oui. ou 72 En 71, en partie. En 71, en 71 sortie, oui, avant la sortie de, de Harvest. Harvest、oui. et, et juste après, After the Gold Rush,、mm -hmm. qui, franchement, je crois que c é t t son meilleur concert. Oui, oui, tout à fait. Et là, on peut entendre vraiment ce qu'il vaut parce qu'il est complètement seul. Il s'accompagne à la guitare et au piano. Exact. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est un artiste immense. C'est génial. Procurez-vous ça. Euh, le 1er février 1964, les Beatles obtiennent leur premier numéro 1 aux États-Unis, alors que I Want to Hold Your Hand débute、euh, un règne de sept semaines. C'est、euh, donc au numéro 1, bien sûr. Et c'est le numéro 1 que le groupe attendait pour、euh, aller jouer oui, aux、oui. États-Unis. Ils v o u l a i t pas prendre de chance. i l v o u l a i t vraiment avoir un numéro 1 pour pas se planter comme certains chanteurs anglais l'avaient fait dans les années précédentes. Qui, qui étaient des、bon、grosses,、choix. grosses vedettes et, en Angleterre, mais qui,、euh, en arrivant aux États-Unis, se sont plantés. Et quand ils sont revenus en Angleterre, ben, ils se sont plantés à nouveau parce qu'ils étaient pas assez bons pour les Américains, dont les Andés ne l'aimaient plus. Exact. exact.、Ouais. Et, et, et contrairement à ça, les Rolling Stones, eux, n'ont pas attendu d'avoir un numéro、mmh. un parce qu'en en fait, ils n'ont pas attendu que les Beatles soient. Implantés、euh, partout aux États-Unis. Ils sont partis en tournée en 64, eux aussi,、ouais. mais il y avait y je crois qu'il y avait seulement un, un hit qui avait été au top 10. Il a fallu attendre Satisfaction en 6 5、ouais. euh, En、euh, fait, la première tournée des r h i n g s t o n e s avait été un flop complet. Oui, exact, parce que justement, il n'y avait pas ce numéro、mm -hmm. 1-là qui était attendu. Euh, par la suite,、euh, la même journée, le 1er février 1964, le gouverneur de l'Indiana bannit la pièce Louis Louis des Kingsmen, puisqu'il considère、euh, cette pièce-là comme d n corps -por pornographique. Oui, oui. oui, il entendait des choses-là. Des choses incroyables. D'ailleurs,、euh, il y avait eu la compagnie de disques des Trashmen qui avait promis, je pense,、euh, 1000 ou 5000 à la personne qui l'avait trouvée. Oui, des Kingsmen. Oui. a v a i t promis donc,、euh, de l'argent à, à n'importe qui qui allait trouver des références pornographiques ouais, dans la、fait. pièce.、Et、donc, c'était vraiment、euh, une croisade. C'est n'importe quoi, c'est、ouais. vraiment ridicule. C'est une croisade、ouais. sans but et très solitaire de la、ouais. part du maire, puisqu'il était le seul vraiment à, à voir ça, là, à、mm -hmm. avoir entendu ces, ces paroles-là. En 1968, cette fois-ci, toujours le 1er février, marque la naissance de Lisa Mary Presley,、mm -hmm. la seule et unique fille d'Elvis. En fait, la seule et unique fille reconnue d'Elvis,、oui, si、on ne sait jamais.、Oui. Euh, mais qui a connu quand même une vie.、Euh, J'en parlais un peu hier, c'était dans mon émission.、Euh, elle, était un peu une forme de, elle a été une forme de trophée pour certains de ses maris. Elle a eu une relation avec Michael Jackson et n i c o l a s Cage, qui étaient deux grands fans d'Elvis Presley. C'est un peu dommage. Elle a connu une vie quand même assez particulière. c e drôle l'idée de se marier avec Michael Jackson. Oui, oui. En effet. Euh, elle a tenté une carrière、euh, musicale il y a、Également. quelques années qui s'est avérée、euh, vraiment euh, un gros, gros, gros flop. Malheureusement.、Hein. Et elle s'est retirée de la scène, donc、euh, vraiment de la, de la place publique pour、oui. élever ses enfants et être une, une petite femme tranquille. Oui. Euh, en 1969, cette fois-ci, le 1er février, Tommy James et the s h a n d e l l e s atteignent le numéro 1、euh, du palmarès américain pour la pièce Crimson and Clover. Vraiment une, une excellente pièce、euh, mm. très très calme que j'adore. Franchement, là, ça a été repris, je crois, par. John、euh, Jett. John Jett, qui l'a rendu、oui. encore plus populaire. Oui, au début des années 80. Euh, bonne reprise.、Ouais. Hmm. Non, ça vaut la peine d'y donner une écoute. C'est très rare que je fais jouer du Tommy James and the Shondles. Ça doit faire.、Euh Plusieurs, plusieurs, plusieurs années que j'en ai、ah、pas、ouais. fait jouer.、Ouais. Ah, Peut-être que. Peut-être qu dans les <rire> prochaines semaines. Ouais. Ouais. <rire> <rire>、euh, le 1er février 1972, Chuck Berry obtient finalement son premier numéro 1 en Grande-Bretagne avec、euh, sa fameuse pièce My Tingling. My Tingling,、ouais. euh, Donc, une pièce. Euh, euh, ridicule. <rire> ridicule, oui.、Euh, c'est ce que j'allais dire. Une pièce qu'il j o u e en concert depuis plusieurs ouais, années,、ouais. qui a finalement enregistrée dans les années 60. Pourquoi c'est un succès Aucune idée. Aucune, Aucune idée. idée. Parce que c'est vraiment ridicule, cette pièce-là. Et ça y a apporté, en fait, l'argent q u i Qu'il qui, qui avait besoin pour payer、euh, les services、euh, des impôts américains, puisqu'il en、ouais. devait beaucoup.、Oh, ouais. En、euh, 1977, cette fois-ci, il marque la première du film Genesis in Concert à Londres.、Ouais. Un film que, malheureusement, que, je crois qu'il n'a pas été réédité en DVD ou même、euh, en audio cassé. Moi, et... moi, je l'ai vu au cinéma、euh, quand j'étais ado.、Ouais. Euh, c'est pas très bon. C'est la période、ah. Phil Collins. En aussi, fait, c'est、euh, exactement ce qu'on retrouve sur、euh, l'album Second s、euh, Out, Seconds Out、mm. euh, mais、euh, j'avais trouvé le film plat.、Euh. Ouais, ça ne m'étonne pas. En fait,、euh, je trouve ça un peu dommage de ne pas l'avoir vu, mais en même temps, ce n'est pas,、si, euh, pas, pas si grave, grave que, que ça. ça. Non, ce n'est pas si grave que ça. e x a c t La même journée, en 1977, le 1er février, Robert Plant、euh, est en t e i n t d'une laryngite,、euh, donc doit annuler,、euh, le, le, repousser plutôt la tournée américaine、ouais. de Led Zeppelin qui était prévue、euh, au, mois de, donc au, au printemps, plutôt à l'est. C'est la dernière ça, tournée américaine, puisque quand ils ont repris. Euh, la tournée n'a pas duré longtemps puisque、euh, le fils de Robert Plant est décédé. Ah, oui, c'est vrai. Il est décédé、euh, dans à... un accident de voiture. Non, non, non. Il est décédé d'une、euh, maladie、euh, étrange, oui, vrai. bizarre. Et、euh, c'est ça, le groupe venait de donner、euh, deux spectacles dans un immense stade à Oakland, en Californie, à côté de, de San Francisco. Et、euh, ça s'est très mal passé, d'ailleurs, ces deux spectacles-là. C'est les deux derniers concerts qu'ils ont donnés en Amérique du Nord. Et pour en avoir du moins une, je dirais, une partie de compte rendu, il y a le livre de Bill Graham, le producteur de spectacle, qui a fait un chapitre complet sur ce spectacle-là et sur Led Zeppelin. Et puis, c'est vraiment pas luisant. Vraiment pas luisant. Et c'est ça, le lendemain, genre, du spectacle, de cet affreux spectacle. Plant a appris e Que son fils était décédé, ça a mis fin à, à la tournée. un peu à l a d e ziplone. Oui, i n peu e temps. C'est vraiment dommage. Ce n'est pas une nouvelle qu'on va apprendre. Non. En plus, tout、euh, ce qui est arrivé par la suite, ce n'est vraiment pas très cool.、Hein. Le 1er février 1988, cette fois-ci, The Cars annonce, annonce leur séparation après 12 ans de collaboration. Oui, c'est un, un groupe, je dirais, un groupe de rock pour geeks, les Cars. Oui.、Euh, C'était pas mauvais, The Cars. Les deux premiers albums sont bons. Euh, c'était、euh, assez, euh, je dirais, ils avaient vraiment définitivement des qualités de mélodiste,、mm -hmm. et, euh, mais ils étaient très mauvais en spectacle, les Cars, incroyablement mauvais. Moi, je ne les ai jamais vus. Mais dit, Tous les comptes rendus en fait. qu'on m'a donnés m'ont dit que c'était un des pires spectacles que, que certaines personnes ont vus. Euh, dans les années 70.、Okay. Euh, on va en entendre une pièce、euh, des Cars parce que, curieusement,、euh, les Cars、euh, et la pièce qu'on va entendre dans le prochain bloc,、euh, c'est une des, de celles qui a le plus tourné dans les débuts de C'est f u Ah oui? En 1997, oui. Ah, je, je l'ignorais. Oui. Les gens aimaient bien les Cars à l'époque. Bien, c'est ça. l faut croire qu'il y avait beaucoup d'animateurs qui étaient fans des Cars parce que la, la pièce Just What I Needed a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné.、Ah, Il、ouais, y avait la vinyle l b u m v i n y l e à l'époque ici. Je me rappelle de, de cette p i è c e justement.、Mm -hmm. Je, je l'ai entendue souvent. Euh, en, en 1992, cette fois-ci, le 1er février, toujours, l'album Nevermind a n Nirvana atteint le numéro 1 des ventes pour la seconde fois.、Oui. Venant consacrer un peu ce statut légendaire、mm -hmm. à cet album,、euh, franchement génial, qui célèbre son 20e anniversaire cette、oui. année.、Mm -hmm. euh, J'ai hâte de voir s'il、euh, va y avoir une édition spéciale, quelque chose du genre, qui va être lancée, justement, pour souligner Nevermind, parce que c'est un album qui a frappé l'imaginaire d e b e a u c o u p de j e u n e s Qui a Mais, comme, marqué les années 90. Oui, ça, vraiment.、Fois. Vraiment.、Et、il y avait eu une édition spéciale de l'album Bleach en 2009 pour célébrer le 20e、mm -hmm. anniversaire. Et là, j'attends de voir justement si quelque chose de spécial va être fait pour Nevermind. C'est pratiquement sûr.、Mm -hmm. Euh, ça va être intéressant à voir. En 1999, cette fois-ci, 400 personnes sont blessées à un concert d e Marilyn Manson donné à Perth en a a u s t r l i e 400 p e r s o n n e s 400 personnes. Donc, il y avait eu une très grosse émeute、euh, qui a été faite et、euh, même Marilyn Manson avait dû、euh, se mettre à couvert lorsque la foule a commencé à lui lancer les projectiles. Pour quelle raison? Euh, la raison n'est pas expliquée. En fait, c'est、euh, Marilyn m a n s o n est reconnu, bien sûr, pour provoquer ses foules. Donc,、ouais. j'imagine que c'est quelque chose, soit qu'il l'a dit ou qu'il l'a fait, parce qu'il est aussi reconnu pour donner des concerts d'environ 45 minutes, alors que les gens payaient 150 pour être、ouais. là. Mais c'était une foule monstre, en fait, également, qui était à peu. Donc, simplement,、euh, le fait、euh, d'être、euh, contenu pratiquement comme dans une boîte de sardines pendant des heures, ça peut avoir provoqué,、ouais. on l'a vécu、euh, souvent en concert, ne serait-ce qu'à Québec, <rire> pour Paul McCartney,、ouais. on l'a vécu. Les <rire> mauvaises actions. l'expérience aussi、wow. <laughs> Donc, t imagines le même genre d'expérience. Avec un、euh, chanteur comme Marilyn Manson, les、ouais. esprits doivent s'échauffer assez rapidement. Euh, et euh, donc, 400 personnes ont été blessées. Ça peut être des blessures mineures、ouais. aussi, remarque, là, mais quand même, c'est un, un nombre assez, assez impressionnant. J'aimais bien、euh, l'album Antichrist Superstar quand、ouais. il est sorti. Il y avait un, un bon sens mélodique, Marilyn Manson, je trouve,、mm -hmm. quand même, dans ses chansons, mais ça s'est un peu perdu par la suite. Ah,、oh, euh, il tombe ses nerfs maintenant, ouais, je suis capable.、Ouais. Il e s'est t tombé...、Euh, il s perdu dans son personnage.、Oh, aussi, tout à fait.、Dirait. Dès l'album suivant, Euh, animal, euh, comment ça s a p p e l a i l Mechanical a n i m a l Mechanical Animals.、Mm -hmm. ouais. Euh, qui était très de l'âme,、euh, déjà, il m'avait perdu. <rire> C'était un personnage qui me terrorisait, moi, lorsque j'étais jeune, a r o n a n s o n Ah o、ouais, u justement, j'aimais cette image très, très malsaine. Oui, il rendait v a i e un peu、euh, Alice, Alice Cooper. Alice Cooper, c'est ça, mais en、euh, méchant, méchant, mais beaucoup plus méchant qu'Alice. Mais comparativement、euh, à Alice, lui, ne s'est pas perdu.、Euh, Alice ne s'est pas p e r d u dans son personnage, Marion Manson.、Ouais, moi, ben,、euh, je te dirais qu'Alice en a arraché dans les années 80.、Dans、Au début des de... années 80, oui,、euh, elle faisait de la New Wave, là. C'était pas brillant, trop, trop. Oui, oui.、Euh, d r e Entre 1977 et 1985,、euh, 1986, Alice, c'était vraiment pas ça.、Non? Une période à oublier pour lui.、Oh, oui, tout à fait. Ils en ont tous eu des mauvaises périodes. Même p a u l McCartney. Dans le m o d u l e du mois de décembre, il y a eu un article sur Alice Cooper. C'est intéressant、ah ouais? que je n'ai pas encore commencé à lire, mais je t'en ferai un compte-rendu éventuellement.、Mm -hmm. Et finalement, en 2008, le 1er février, en honneur du 40e anniversaire de la chanson, la NASA lance la pièce Across the Universe des Beatles dans l'espace. Ça va être la première diffusée en fait grâce à euh, des, euh, des antennes subspatiales hyper puissantes dirigées vers certaines étoiles éloignées de la galaxie、euh, pour comme message aux extraterrestres.、Oui. <rire> C'est assez, assez intéressant d'ailleurs. Paul McCartney avait rajouté une note、euh, en disant Vous pouvez dire aux aliens、euh, qu'on les aime et qu'ils viennent nous voir quand ils veulent. C'était assez,、euh, <rire> assez fun. Eh bien, on va y aller en musique. Comme je disais, on va entendre les,、euh, on va entendre Crosby, Steels, Nash et Young, oui, dans un moment, puisque c'est en, en accord avec la suite des éphémérides. Mais tout de suite, on écoute les Cars. Just what I needed. Vous êtes sur les ondes de la seule station d i f f u s é e du vrai rock à t r o i s r i v i è r e C'est fou! 89 FM. Standing all、oh, up、so. Young avec une composition, peut-être sa plus belle, une composition de Graham Nash, Teach Your Children, et c'est tiré de leur album Déjà Vu, qui est paru en 1970. On va en reparler dans un moment de Graham Nash dans Les Éphémérides, et juste avant ça, on a entendu Just What I Needed, première pièce qui a vraiment beaucoup tourné pour les Cars. C'est tiré de leur premier très bon disque homonyme, paru en 1978. 11h35, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie de Simon f i t z b y et Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Ce qui nous amène aux éphémérides du 2 février, n'est-ce pas? Exactement. Et on débute avec le 2 février 1942 qui marque la naissance de Graham Nash, donc qui célèbre ses 69 ans. Oui, c'est、euh, ça. Qui célébrait ses 69 ans cette s e m a i n e Également, autre anniversaire le 2 février, celle de Derek s h u l m a n qui est le leader de Simon Dupree and the Big Sound, groupe pop qui est devenu Gentle Giant. Bon, ils avaient eu un gros succès、euh, à la fin des années 60, Simon Dupree.、Ouais, euh, c'était Kite. Exact. Ils se retrouvaient, entre autres, sur des compilations de British Invasion. C'était considéré. En fait, les gens ont, ont dit que Simon Dupree and the Big Sound étaient les Beatles, mais avec Ringo qui chantait. o n convaincu était convaincus que c'était un genre de side project des Beatles.、Oh. Et c'était un Peu pourquoi le groupe, malheureusement. Il、euh, chante pas si b e l que ça, Derek Schulman. Non, exactement. <rire> C'est ce que je me disais en écoutant la musique de Simon d u p u i s、euh, Et euh, donc, le groupe est devenu Gentle Giant、euh, par la suite. Euh, et euh, euh, Derek s h u l m a n lui, est également、euh, connu comme étant、euh, l'homme qui a découvert Bon Jovi, ainsi que、euh, Dream Theater, ainsi que Pantera. Ah, r u p o i n Il est devenu actif. C'est、ouais. en tant que, que, que AR Guy,、euh, qu'il a,、euh, qu a fait sa fortune.、Euh, Oui. Dans les années 80, parce que ce n'est pas, pas avec Gentle Giant. Non, Giant pas Gentle tout. Giant, c'est un groupe qui est resté toujours pauvre, malheureusement. Oui, et très, très bien. En fait, c'est un groupe considéré extrêmement underground,、mm -hmm. un milieu progressif. Ouais, un groupe là, culte. Oui. Un groupe culte.、Oui. Exact. Et, et est connu à peu près juste ici au Québec. Oui, qui a fait、mm. d'excellents albums, d'ailleurs, en édition.、Oh, oui, euh, oui, oui, oui. Euh, on avait fait la réédition CD il y a quelques années, et là, j'ai vu qu'on a commencé à tout rééditer les albums、ouais. en vinyle. Donc, si vous voulez vous les procurer.、Ouais. Tu sais, c'est le groupe de rock progressif préféré de mon ami, le Dr. Pendragon. Ça ne me surprend pas, mais、ouais. c'est le groupe、euh, progressif préféré à bien gens,、ouais. euh, des gens, des connaisseurs, des grands、mm -hmm. connaisseurs de prog, il faut dire, mais c'est vraiment un groupe ouais, incroyable.、Cool. Mm -hmm. euh, il a 64 ans,、euh, donc il est, il est né en 1947, j'ai oublié de dire la date.、Euh, le, 2 mai, le 2 février, plutôt,、oui. je me projette dans le futur.、Euh, Marque la naissance en 1948 d a l l e n m e k k y guitariste Dirt, Wind and Fire, donc qui célèbre <rire> ses 63 ans. Il y a un groupe qui avait commencé pas si mal, un bon groupe de funk,、ouais. mais qui a pris le virage disco et qui s est devenu complètement ridicule. Malheureusement, oui. J'avais entendu une version.、Euh, J'avais fait un spécial avec des reprises des Beatles une fois à une de mes anciennes émissions et il <coughs> y avait une pièce d'Heartwind and Fire、ah, q u、ouais, c était t r è g â c h i Oui, mais, mais ça, ça c'est vraiment réussi, c e l Qui oui, était oui, une oui. très, très bonne oui, reprise. Oui. Une oui. très bonne reprise, mais il faut dire que le groupe, en général,、euh, par après, c'était、oh, oh, pas、ouais. super.、Euh, également, en 1949, cette fois-ci, toujours le 2 février, nous avons droit à la naissance de Ross Valerie, bassiste pour les,、euh, le Steve Miller Band ainsi que Journey Partition. Oui, par oui. c'est la petite voix dans Journey.、Oui. La petite voix qu'on entend dans les Becks b a c a l s de ces Ross Valerie. Et donc,、euh, il, a 62 ans. il a eu 62 ans cette semaine.、Mm -hmm. Le 2 février 1962, les Beatles donnent leur premier concert à l'extérieur de Liverpool. Si on enlève la période en beau,、mm -hmm. bien sûr,、euh, c'était au Oasis Club de Manchester.、Mm -hmm. Donc, c'est en 62, c'est、oui. euh, même pas. C'est le début de l'année 62, donc on était loin de la Beatlemania, Exactement, oui,、ouais, c'était pas encore、euh, lancé partout ouais, ouais,、euh, ouais. en Angleterre. e、euh, n 1962, toujours, e、euh, n 1966, q u e s c e que dit jeu? Oui, 1 Oui, les Rolling Stones lancent 19th Nervous Breakdown, qui est allé s'installer à la seconde place des palmarès britanniques. C'était après Satisfaction, et c'était la période où les Rolling Stones étaient extrêmement productifs, se retrouvaient、ouais. vraiment dans les tops.、Euh. Et un petit peu plus pop. o u a i Mais c'est pas mauvais, par exemple. Non, non ça reste quand même une très, très bonne bon. pièce.、Oh, oui. même, oh, oui. même le plus pop des Rolling Stones, je crois,、oh, surtout、oui. à cette époque-là, était extrêmement bon.、Oh, oui, c'est ça.、Euh, très très bonne période pour、euh, le duo、euh, Jagger et Richard. s、mm -hmm. Le 2 février 1967, Jimi Hendrix est de passage à l'émission Top of the Pop où il joue Purple A's avec、euh, le groupe Jimi Hendrix Experience.、Ah, Donc, assez euh, ça, c'est surréaliste. Oui, à Top of the Jim, Pop, c'est、uh, particulier. Purple A's à Top of the Pop.、Ouais, mais par la suite, Top of the Pop a l'échangé i un peu et je pense même Black Sabbath est allé、euh, wow, faire、oh, un、ouais, peu paranoïde. On a vu, dans oui, les on a 70. vu Thin Lizzy aussi.、Euh, je me demande même si m o t h e r e a d sont pas allés.、Ouais. Ah, je euh, que oui, euh, oui, mais, oui. mais、euh, moi, je me rappelle avoir vu Thin Lizzy、euh, jouer à Top of the Pop. pop Avec des go-go girls en arrière, c'était quand m e n t ridicule. Ridicule. <rire>、ah, D'ailleurs, Black Sabbath, eux, c'était tourné en noir et blanc avec une genre de roue miroir t o u r n a é t en arrière.、Oui, oui, oui. C'était、oui. le, le seul effet.、Oui. C'était particulier. Mais、oui. euh, je, je pense que Jimi Hendrix a été justement celui qui a pavé la voie à tous ces groupes-là par la suite,、mm -hmm. qui a ouvert un peu l'esprit de, des producteurs de la BBC à l'époque, qui é t a i t très, très,、euh, comme on disait, square en anglais. Oui, oui, oui.、Euh, oui. Donc, très fermé. Le mot est tout à fait approprié. Square. Je crois bien.、Mm -hmm. euh, le 2 février 1969, y u k o n o divorce avec son mari. Son mari.、Oui. Son <rire> mari. Tony、ouais. Cox. C'est dur comme ça, passer du français à l'anglais、ouais, constamment. Exact. Il y e s lapsus comme ça. <rire> euh, et euh, dans son, son divorce, elle a obtenu la garde de sa fille Kyoko,、ouais. qui avait 5 ans, je crois, à l'époque, et elle、euh, était allée se marier avec John Hanun, donc、euh, très peu de temps après.、Ouais. Il y a eu qui problèmes... est devenue Kyoko、euh, Kyoko,、euh, aucune idée. J'ai fait des recherches, en fait. Je crois qu'elle ne fait pas partie du tout de la vie publique. Elle ne semble pas très proche de sa mère non、ouais. plus, parce que tout ce qui est événement public, on voit Yoko Noé. Sean Lennon,、mm -hmm. mais on ne voit pas、euh, donc rien d'autre. La, la, la famille Ono Lennon est très, très, très séparée, très distante.、Ouais. Julian ne, ne parle p a s、oh, d u Touayoko. t Il a été mis, mis de côté. Oui, franchement.、Euh, il、ouais. a eu beaucoup de mal avec ça, tout,、ouais. un peu toute sa vie. Et,、euh, on on, on m'a dit que Sean et, et Julian、euh, s'entendent bien,、Ils、se、mm. voient une fois de temps en temps, mais c'est le seul lien, je pense, dans、ouais. cette famille-là,、mm. malheureusement. Euh, en 1973, cette fois-ci, toujours le 2 février, Keith Emerson est blessé à la main pendant un concert d'Emerson Lake and Palmer,、euh, donné à San Francisco. Son piano était bourré d'explosifs, mais malheureusement, ils ont explosé prématurément. Ah bien oui, c'est toujours aléatoire, comme ça, l'utilisation de. D'explosifs de、oui. feu x d'artifice. s Oui, c'était arrivé un peu avec Léo également, lorsqu'il avait, avait fait une émission de télé. -américaine. Les Smarter Brothers. Exact. Oui, oui. Et Keith、bon, Moon avait mis plus d'explosifs que prévu、oui. dans un. C'était les débuts des problèmes de surdité de Pete h u n s c h e、oui, l d'ailleurs. Donc, il、euh, faut、mm. faire attention lorsqu'on joue avec <rire> des explosifs、oh, ouais, sur ouais, scène.、Ouais, On l'a vu x au Stade Olympique avec James Edfield a u i Oui, qui s'est blessé au bras.、Mm -hmm. ça, ça, ça a marqué l'histoire、euh, <rire> du Québec côté musical, ci,、ouais. la fameuse émeute qu'il y avait eu ce soir-là. Euh, cette fois-ci, le 2 février 1978, un autre album qui a marqué Histoire de la musique, puisque Van Halen lance son premier album homonyme, bien sûr. o u i tout les... à fait essentiel, cet album-là,、oui. hein. Ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre du rock,、là. à posséder et à chérir, je dirais. On retrouve des pièces, franchement, incroyables. o u i il est bon de hasard, ouais. Exact.、Mm -hmm. euh, d'ailleurs, la, la fameuse pièce Eruption, si vous doutez des talents de Van Halen comme guitariste, eh bien, écoutez Eruption, vous、oui. allez voir, si ça vaut la peine. c e s t encore plus impressionnant. C'était impressionnant e spectacle à l'époque、oui. euh, de, de voir jouer Eruption en courant partout. Exactement, suspendu <rire> à des clouds, des choses comme ça. Oui, il courait euh, sur, euh, comme je le disais il y a quelques semaines, je l'ai vu. Courait là, il il ans. courait sur des e n f a n s Il courait sur les Marshalls. Il ne manquait même pas u n e notes. c e t v r a i m e n t un acrobate, Eddie. Oui, vraiment. Euh, en 1979, cette fois-ci, le 2 février, Sid Vicious décède suite à une overdose. Ce serait、euh, sa mère qui lui aurait shooté、euh, la, dose, la dose mortelle d'héroïne pour empêcher son fils de retourner en prison.、Euh, lui qui risquait une peine d'incarcération à vie pour le meurtre de sa copine Nancy s p u n g e n Et Vicious sortait d'une. En fait, il a été gardé en prison pendant à peu près une trentaine de jours suite à son arrestation. Et là, il a été libéré pour l'enquête et、euh, c'est sa mère, donc, qui, sachant qu'il n'allait pas <coughs> être capable de supporter une ouais, trop ouais. forte dose d'héroïne, qui lui a donc donné、euh, la dose fatale. Ce qui est assez particulier.、Oui. Est... Mais d'ailleurs, on en vient justement au 2 février 1980, puisque pour souligner. Oui, ça, ça, ça c'est drôle, par exemple. i、oui. <rire> Pour souligner le premier anniversaire de son décès, une horde de jeunes punks rendent hommage à la mémoire de s i d v i c i u s avec、euh, une marche débutante dans les faubourgs de Chelsea, le lieu de naissance du bassiste, pour terminer à Hyde Park. Et、euh, la mère de s i d v i c i u s devait mener la marche,、mm. mais elle était dans l'incapacité de le faire, puisqu'elle était à l'hôpital pour cause d'overdose. Souvenue <rire> la nuit précédente.、Ah、donc,、ouais. telle mère, tel fils.、Ouais, c'est pathétique. Est-ce qu'elle est encore en vie?、Euh, non, elle est décédée、mm. en 1996. C'est la, la raison, en fait, pourquoi on sait que c'est elle qui a, qui, qui, qui a tué son fils, parce qu'elle l'a dit uniquement sur son lit de mort.、Ah、elle n'en、oui. a parlé à personne. Euh, et euh, donc, elle s'est dit, en, en décédant, c'est pas trop grave si je le dis, finalement.、Oui. Elle l'a confié à quelques gens de sa famille.、Euh, et c'est elle, d'ailleurs, qui avait incité、euh, Sylvicius à se lancer dans les drogues. Bon, il Il avait eu l'influence de n a s c i s p u n g e n mais、euh, il était déjà familier puisque sa mère, euh, dès, euh, le, dès, dès son adolescence, était、euh, addict ou accro plutôt à plusieurs drogues. C'est donc l'ambiance dans laquelle il a grandi. C'est assez ouais. ordinaire. Ouais. Cette fois-ci, en 2001,、euh, le 2 février, Ted Nugent, euh, donc, euh, un personnage toujours aussi. c o l o r i q u e Apprend qu'il n'aura pas le droit à la clé de la ville de Détroit,、euh, qui lui avait été offerte quelques semaines auparavant、euh, par le maire, puisqu'il est、euh, revenu sur sa décision après qu'on l'ait mis au courant des idéologies politiques <rire> du Nuge, <rire>、euh, donc qui est extrêmement à droite. Donc, il n'écoutait pas la, son émission de radio. Exact, ça, exact、ouais. je pense qu'il n a pas entendu.、Ouais. Et euh, donc, euh, Ted Nugent, qui est Un conservateur extrêmement. Oui, oui. En fait, c'est un très grand admirateur de George Bush,、ouais. de Double Yeah. Oui, c'est bizarre pour un, un rocker en plus. Oui,、oh, tout à fait. C'est、ouais, un des、ouais. seuls, en fait,、ouais. à être extrêmement. Ouais, Frank ouais. Zappa se disait conservateur, mais il était très, très libéral sur、oh, plusieurs、ouais, sujets. C'était pas un fan comme Ten n e j o n d'armes à feu、ouais. et des choses comme ça.、Oh, ouais. a, il faut de tout pour faire un. Ten New Jones, c'est un peu comme John Wayne qui jouerait de la guitare. Oui, exact. Ouais. exact. Ouais. Ça, ça ressemble à ça. Oui. Euh, et en 2004, pour terminer la journée du 2 février, Courtney Love annonce son intention de publier ses journaux intimes. Son agent déclare alors que ses publications seraient l'équivalent littéraire de la Bootleg Series de Bob Dylan. Wow! Eh bien, je pense pas, moi. J'ai un peu de mal à croire、moi. ça aussi parce qu'elle a eu premièrement une vie pas mal moins papillante que Bob Dylan et、euh, la Bootleg Series de Bob Dylan, c'était des, des petits bonbons, c'était des joyaux,、oui. c'était incroyable.、Oui. Et、euh, je pense pas que Kirkney Dove pourrait égaler ça. Non! <rires> ce qui nous amène au、euh, 3 février, oui, ce qui、exactement. était la journée d'hier, dans le fond, dans le temps. Effectivement. Et le 3 février 1947 marque la naissance de Dave Davies, frère de Ray Davies et, et, et, et, et ennemi juré de Ray Davies. Ah u s s i a oui,、ah, oui. C est, c est, ces deux-là, ça déteste profondément. Ah o a i oui, oui, ah oui. Les frères Davies sont des ennemis、euh, vraiment féroces.、Là. Ah, c'est quelque ah, chose que je sais. Pire que les frères Gallagher. Ah oui, pire de, de, que les f e s g a a h Oui, c'est ça. Ah、oh, oui. Oh, oui. Ah bon, donc on voit quand même que l'Angleterre p e nous apporter une riche addition de, de batailles fratricides au sein de groupes de musique. C'est assez, assez particulier. C'est assez ordinaire.、Euh, ben, pas ordinaire, extraordinaire plutôt.、Euh, le 3 février 1959, cette fois-ci, Buddy Holly, Richie Valens et le Big Bopper sont tués dans un crash d'avion en Iowa en début de journée. Holly avait réquisitionné un avion parce qu'il n'avait plus de vêtements propres. Et、ouais. ça, c'est une histoire qui s'est avérée. b i q u e on le comprend. Oui, il est en tournée. En fait, ce qui arrive, c'est que les, les, les trois étaient tête d'affiche pour une tournée d'hiver. Et ils faisaient le, le voyage en autobus qui n'était pas chauffé et qui voyageait toute la nuit. Donc, pour dormir, il faisait très froid. Et、euh, Body Holly、euh, n'avait plus de vêtements à se mettre sur le dos. Il a dit Moi, j'ai besoin de me rendre dans la prochaine ville pour pouvoir faire ma、mm -hmm. buanderie.、Et、Parce que sa... tout simplement, il ne voulait pas monter sur scène. a v e c des vêtements malpropres. Exactement.、Euh, ce qui t a fait normal. Exact. Et、euh, donc, Il a、euh, réquisitionné un avion et finalement Richie v a l e n s et le Big Bopper ont remplacé les Crickets qui devaient également être dans l'avion de Buddy Holly.、Mm -hmm. Et comme on le sait, l'histoire a été marquée par ça.、Oui. Ça a été nommé le, le jour où la musique est morte、mm -hmm. par,、euh, entre autres, euh, euh, Don as, McLean. Don McLean, voilà,、ouais. avec sa pièce、euh, American, American Pie. Pièce très pop, mais qui, quand même,、euh, donc, ramage.、Ah, C'est un beau texte. Oui, un beau texte, un beau texte、ouais. qui ramage assez. Elle est longue, cette pièce-là. Je ne l'ai pas entendue depuis、euh, plusieurs années, mais il me semble que ça faisait quasiment un côté de disque.、Euh. Oui. De v i n e Oui, exactement. Elle a été rééditée pour la radio et même la version radio est、euh, assez longue. Très, très,、oui. très longue là,、oui. pour, pour ce qui est des standards.、Mm -hmm. euh, le 3 février, cette fois-ci, 1961, Bob Dylan réalise son premier enregistrement professionnel à New York en enregistrant San Francisco Bay Blues. Donc,、mm. il, était, il parlait d'une côte alors qu'il était sur une autre. Oui. On peut dire ça <rire> comme ça. Euh, le 3 février 1966, cette fois-ci, Paul McCartney et Stevie Wonder se rencontrent pour la première fois après un concert du génie de 15 ans. Stevie、oui. Wonder faisait sa tournée、euh, britannique et Paul McCartney était allé le voir et par la suite l e r e n c o n t r e r C'était le début d'une amitié assez. Tout à fait,、euh, Paul McCartney a toujours été un fan. De, oui,、euh, un de, grand de, admirateur de, de, de Stevie Wonder, Wonder sauf qu'il a dû déchanter au début des années 80 quand il a entendu I just called to say I love you. <rire> Ouais, D'ailleurs,、euh, c'est vraiment une tâche dans, dans le dossier de Stevie、euh, Wonder pour oh plusieurs oh fans oh、oui. de musique. Et on en parle entre autres. Il y a eu le film、euh, High Fidelity où Jack Black, euh, euh, donc, il va assez, avec assez de véhémence sur cette pièce-là. Ah oui, de, je ne me rappelle de, de pas du film.、Oui. Le, donc, ça se passe dans un magasin de films,、oui, oui, High、oui. Fidelity. Et il y a un père qui, a, qui rentre dans, dans, dans, dans le, le magasin pour acheter ce, ce 45 tours-là à sa fille. Et là, il. il Il pète une coche littéralement、ah oui? je me en disant,、pas. franchement, c'est la pire pièce que ces Wonders enregistrée. <rire> c'est une des pires pièces que j'ai jamais é t é p r i s pour la musique. Vous êtes bien mieux d'aller chercher n'importe quoi d'un autre, autre artiste. Ça va être meilleur. En tout cas, je me rappelle pas exactement de tout ce qu'il a dit, mais、ah, c'était、oui? euh, c'était mémorable.、Ah, c'était drôle ce film. -là. Oui,、mm. c'est un excellent film d'ailleurs que, que j'ai toujours plaisir à réécouter.、Euh, par la suite, le 3 février 1968, les Lemon Pipers se hits au numéro. se hitent, se hissent hitent, Au、ouais. numéro 1. Avec le hit.、Euh, oui, avec le hit Green Tambourine. Voilà, c'était sur le palmarès américain. C'est b e a ça, Green Tambourine. Oui, c'est une bonne、ouais. pièce.、Euh, c'était repris aussi, cette pièce-là, par、euh, Status Quo. Ah, je,、oui. je l'ignorais. Ça、oui, doit t une bonne version. Ça doit、aussi. être une bonne version, oui. Ouais, et,、euh, le, le groupe, donc,、euh, c'est leur seul succès. Oui, oui.、Euh, je crois même qu'il y avait seulement un ou deux albums, d o n c Green Tamarin, e qui était le、oui. premier album. Moi,、euh, j'avais quand j'étais à la phase, j'avais ce 45 tours-là, Green Tamarin, e mais vers、euh, Status Quo, et sur le, la f a c e 2, c'était Ice Ice on the Sun.、Ah, c'était vraiment、ah, bon.、Ah, c'est mais... de la langue l e s plus, par exemple. Ah, c'est dommage. Alors, je pourrais essayer de le retrouver éventuellement quelque part. Oui. Euh, le 3 février 1969, on p r é a i t d i u e t une autre journée où le, le, la musique est morte en partie, ou en tout cas est tombée、ah, sur le respirateur, ouais, puisque ouais. John Lennon, Ringo Starr et George Harrison engagent Alan Klein comme manager.、Ah, ça n é t a i t vraiment pas é t é du j g e n t Il avait été gérant pour les Rolling Stones、euh, un peu avant et avait créé des t r o u s Des problèmes、ouais. là-bas.、Ouais. Euh, <rire> euh, Paul euh, McCartney lui désapprouve la décision et reste avec son choix, son beau-père Lee Eastman.、Ouais. C'est ça qui était intelligent dans jeu. Dans, Exactement. Dans il、gris. avait reçu en plus une note de Mick Jagger qui disait Tenez-vous loin d a r s les m u s u n Oui, tout à fait.、Oui. Sauf que quand que la réunion,、euh, quand que John Lennon est allé voir、euh, Mick Jagger、mm -hmm. pour en parler avec lui. Klein était là et Jagger n'osait、euh, pas dire un mot. Exactement, parce qu'il、ouais. était encore、euh, en affaire、ouais. avec, euh, avec Klein, qui d'ailleurs, sa compagnie, Apco, a encore les droits de peu oui, près oui, tout oui, ce qui a des... été enregistré par les Stones avant 1961. Avant s t i c k y Fingers. Exact. Ouais. Donc, ouais.、Euh, malheureusement, on ne peut pas s'en sortir.、Mm -hmm. euh, et euh, donc, euh, ce, qui est, ce qui est arrivé aussi également, c'est que John était jaloux. Paul, qui était de plus en plus productif et qui avait pratiquement fait les arrangements avec l e Ysmun avant、euh, d'en parler au groupe,、ouais. ce qui avait créé d'autres problèmes. Et d'ailleurs,、euh, Il y avait un, un numéro spécial du r o l l i n g s t o n e qui s'intitulait Pourquoi les Beatles se sont séparés Et il y a une, une copie de la lettre envoyée par, Lee,、euh, par, par les trois Beatles, donc à Lee Eastman, en disant On ne veut pas que vous nous représentez, nous, et c'est signé、mm. les trois. C'est assez, assez génial.、Oui. Il y a une très belle histoire par rapport à ah, ça. Ah oui.、Euh, bah, tu sais, les... écoute, il、euh, n'y a pas une raison pour laquelle les Beatles se sont séparés. Non, c'est une pyramide beaucoup. De, qui, qui, qui tenait de、tu、moins sais, en moins. Tu sais, je、euh, d i s a i s je pense que c'est dans le. une des biographies de Paul McCartney où on raconte que lorsque Lennon a insisté pour qu'on mette absolument Re Revolution No. 9 sur l'album blanc, Euh, Paul n'était pas vraiment pas d'accord avec ça parce que ça faisait des années que lui en faisait du patchwork exact, comme ça, des montages. Et puis, il n'avait jamais pensé à mettre ça sur un album des Beatles parce qu'il trouvait que ça n'allait pas là, que c é t a i t pas、ça. approprié. Et là, Lennon s'est mis en enfer, bien après.、Ouais. Et là, s'est mis à insister pour qu'on mette ça là. Et il a demandé écoute donc, John, e s s a i e s t u de détruire les Beatles Et l'autre lui a répondu ben oui, t'as tout compris. Donc, John Lennon <rire> avait beaucoup de、fort. mal à vivre avec ça. et c'est C'est ce qui est vraiment dommage là-dedans. L'histoire de, de la fin des Beatles, je pense, ça va rester une des légendes les plus, les, les, les plus connues dans, dans, ouais, dans les c u l t u r e p o p u l a i r e une des plus moches également.、Mmh. C'est vraiment triste. Ce qui nous amène en 1973. Oui, en 1973, Elton John atteint la première position du palmarès avec Crocodile Rock, son premier numéro 1 aux États-Unis、ouais, qui l'a fait connaître. C'est pas sa meilleure pièce. Vraiment pas. La... pas. J'aimais bien Elton John dans cette période-là,、mmh. mais、oh, cette、oui. pièce-là en particulier, vraiment. Non.、Euh... <rire> non Écoute,、ah, c'est un pastiche、euh, de, de musique des années, fin des années 50 de rock'n'roll. e x a c t e n t c s t un hommage.、Euh, sauf que c'est pas non plus le meilleur temps de la musique. Non, exact. <rire> Donc,、euh, peut-être à passer par-dessus.、Ouais. Euh, en viennent, fait,、euh, tout cet album-là e s t pas très bon.、Ouais. Euh, uh, Don't shoot me, mon nid de piano player. Oui, exact. Vraiment pas très, très, très, très, très génial. Euh, par la suite,、euh, en 1979, les Blues Brothers arrivent au numéro 1 des palmarès américains avec leur album A Briefcase Full of Blues,、mm -hmm. euh, donc, euh, qui suivait le film、euh, également du même nom, lancé un petit peu avant le film, Oui,、euh, avant le film,、euh, parce que le film, il me semble, est sorti en 80 ou 81. Oui,、ouais, effectivement. Euh, assez. Euh, Euh, je dirais divertissant. Oui, divertissant comme、ouais. film. Et la musique des Blues Brothers, c'était toujours intéressant parce que c'était bien souvent des reprises. Des reprises de classiques. De, de, de、euh, très ouais. bonnes ouais. reprises, très、mmh. bien faites,、mmh. quand même. Très p t Des bons chanteurs、ouais. hein, qui avaient un bon s e n s de musique. Oui, c'est、ouais. correct. Donc, des, des grands fans de blues. Personnellement, je a i m a i s pas parce que c é t a i t pas assez méchant. Oui, a s c'est ça, exact. <rire> ça, je peux comprendre. Je peux comprendre.、Euh, par la suite, en 1996, on fait un bond en avant quand même assez long.、Euh, les Ramones annoncent avoir donné leur dernier concert à Brighton en Angleterre après 22 ans de collaboration.、Ouais. Ça en était assez.、Euh, donc, le groupe voulait se séparer. Euh, et en 98, Pearl Jam lance son cinquième album, Yield, qui atteint, Yield.、Euh, Yield, plutôt. Oui. Ouais, euh, qui atteint le numéro 2、euh, des palmarès.、Euh, un album qui a marqué、euh, une génération des années 90, Pearl Jam, donc qui s'est établi avec Yield.、Euh, un bon album, je trouve. Oui, c'était comparativement au précédent, euh, qui, euh, dont le titre méchant, v i t a l o g y qui avait pas,、euh, été moyen. Oui, je n'ai、euh, pas vraiment aimé. Euh, no code, est-ce que c'était avant aussi? Oui, no code aussi,、ouais. c'était avant.、Ouais. No code, c'est pas très bon. Non, il、euh, y avait eu aussi、euh, donc, sur, ce, sur cet album Yield une pièce,、euh, je crois c'était. Est-ce que c'est sur cet album-là qu'on retrouvait Jeremy? Non, non, non. Jeremy c'est sur Versus, c'est sur le premier. Il y avait Do the Evolution par contre qui était sur Yield, il me semble. Ah,、euh, vraiment? Je crois que oui, qu'il y avait un, un vidéoclip sur Yield. Je vois, ça s'est sorti en 98, donc je ne l'ai pas entendu depuis 13 ans. <rire> voilà. <rire> Mais euh, sur, euh, sur cet album-là, il y avait une pièce qui s'appelait Do the Evolution qui, était,、euh, qui a été、euh, mise en p l a c vidéoclips Avec des dessins animés, c'est vraiment génial.、Ouais. On essaie de représenter, du point de vue de Pearl Jam, bien sûr, l'évolution de l'humanité.、Ouais. Et c'était vraiment bien fait. C'est un vidéoclip qui, lorsque j'étais plus jeune, en 1998, j'étais au secondaire, qui, qui m'a vraiment marqué.、Ouais. C'est là que je me suis intéressé un peu au monde, un peu grâce à cette pièce-là.、Mm -hmm. Ça vaut la peine.、Euh, et également, en 2003, Phil Spector est arrêté dans son manoir pour le meurtre de l'actrice Nana Clarkson. On、mm. est toujours le 3 février. Est-ce qu'il était déguisé en Batman quand on l'a arrêté Il n était、non. pas déguisant Batman. <rire> il était assez apeuré puisque,、ouais. euh, donc, on, il avait l'habitude, comme on dit, de, de, de se promener à Batman sur l e t é r ê t de son manoir. Il avait des, <rire> des habitudes vraiment très, très, très bizarres. <rire> Et, u、euh, n e de, une de ces. C'est ses... surtout que physiquement. Oui, il ressemble pas du tout. Et c'est quelqu'un de très, très maigrichon. Et oui, en plus,、oui. à, pas très à, grand, à, oui. à cette époque-là, il avait les cheveux. f r a n c r o s afro. Un gros afro. e、euh, t、euh, donc, il avait la mauvaise habitude également d'avoir toujours avoir une arme sur lui, Phil Spector, c é t a i t quelqu'un、ouais, de était très dangereux, peureux. Ouais, il ouais. était dangereux,、ouais. il était dangereux, il était peureux, parce qu'il il aurait été agressé. Donc,、euh, lorsqu'il est arrivé à New York pour la première fois, il s'est acheté un e arme le lendemain et elle l'a jamais quitté.、Ah, oui. Euh, et donc,、euh, il serait allé voir son,、euh, son garde de sécurité ce soir-là et il a dit Je crois que je viens de tuer quelqu'un.、Ouais. Donc,、euh, Il était très, très choqué. Il était sous le choc.、Mm -hmm. Il ne s'attendait pas jamais à、mm -hmm. tuer quelqu'un. Il, il menaçait, mais il ne le faisait pas.、Mm -hmm. hein, du moins, là, ce qu'on sait. Il est maintenant en prison、euh, à vie, je crois, pour en faire. En fait, il, il, il était, était jamais... chanceux de ne pas le faire avant. Oui, exact. Exact. Parce qu'il ça... y a eu plusieurs occasions. Oui, oui. Par la suite, en 2004, après 11 ans de séparation, les Pixies annoncent leur retour sur scène le temps d'une tournée.、Euh, chose qui、euh, continue à se renouveler puisque les Pixies vont être à Montréal ouais, ouais.、Euh, cet été, je crois, pour、mm -hmm. célébrer、euh, le 20e anniversaire. Je crois que ça va être autour de l'album Trompe le Monde. Parce qu'il y a、mm -hmm. eu des tournées pour Surfer Rosa, il y a eu des tournées pour à peu près tous les albums qu'ils ont lancés. Et là, c'est autour de Trompe le Monde. Oui,、ouais, en fait, j'ai connu personnellement les Pixies avec Trompe le Monde.、Mm -hmm. Et,、euh, ben. C'est ce qui fait que j'aime e pas les p i x i e s Oui, mais c'est leur moins bon album, par contre. Je te dirais de, que l'album Surferosa r et même l'album Do o Little sont deux très, bons, très, bons, très bonnes pièces, je trouve, très bons albums plutôt que, que j'aime bien.、Euh, et ça vaut la peine de découvrir si on est des fans de musique alternative des années 90. On voit vraiment la jeunesse de ça、mm -hmm. euh, avec ce groupe. Euh, et... Ce qui nous amène finalement en 2004. Oui, 2004, donc、euh, toujours le 3 février. Cornelius Bumpus, saxophoniste pour les w b b r o t h e r s et s t e e l e Dan, décèdent d'une crise cardiaque à l'âge de 58 ans. Pas chanceux. Et non. Pas chanceux du tout. 11h58, vous êtes à l'émission Classique sur les o n d e s de la Radio Campus, la station des Mélomanes. Et on va poursuivre avec deux pièces, deux pièces en accord, justement, avec nos éphémérides. On va entendre Alice Cooper dans un moment. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Mais tout de suite, on va y aller avec cet homme qui, dont on a souligné cette semaine le décès. Il y a une cinquantaine d'années, je parle de Buddy h o l l y Vous êtes sur les ondes o n d e s de c i f o 8 9 f m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 All your hugs and kisses and your money to a hella. You know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday we'll all be through t e l、well, l That'll be the day when you say goodbye, yeah, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die.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 浅草 showman De toute l'histoire du rock, Alice Cooper, avec Long Way to Go, très bonne pièce, très très joyeuse qu'on retrouve. L'album Love It to Death, premier, premier disque à avoir connu du, du succès pour Alice. C'est paru en 1971 et on va en reparler dans un moment de Alice. Et juste avant ça, on a entendu Buddy Holly and the Crickets avec Dad'll Be the Day. C'est paru à l'origine sur un, un album, un micro-tio l l qui s'appelle The Chirping Crickets qui est sorti en 1957 et évidemment, c'est une pièce. Euh, prémonitoire, n'est-ce pas? Oui, exactement, puisqu'il allait décéder seulement deux ans plus tard. Oui, c'est ça, exactement. C'est quasiment morbide. Oui, vraiment. <rire> il, est, il, est, il est midi 5 et on en est rendu maintenant à la journée du 4 février dans les éphémérides. Oui, le 4 février qui comporte également son lot de naissance, puisque le 4 février 1941、euh, marque la naissance de John Steele, batteur original des Animals,、oui. euh, qui célèbre ses 70 ans、euh, et qui,、euh, selon ce que j'ai lu,、euh, fait encore de la Avec,、euh, je crois que c'est Animals and Friends ou quelque chose du genre,、ah、un、ouais. groupe、euh, qui, qui, qui serait un Qu -ce hommage à、ouais, ouais. Animals, puisqu'il y a eu plusieurs batteurs judiciaires également avec Eric Burton par rapport à、mm -hmm. qui allait avoir le nom.、Euh, et il a, il a gagné plusieurs de ses causes d'ailleurs.、Mm -hmm. En 1948, toujours le 4 février, marque la naissance de Vincent Furnier, ou plutôt connu sous le nom d'Alice Cooper. Oui, tout Donc, à fait.、Euh, Aujourd'hui même, qui célèbre ses 63 ans. 63 ans, ans mais、euh, il fait définitivement pas sur scène, non, pas du tout. Vraiment pas s e n e pourrait jamais continue, que s t un homme、hein? de 63 ans. Exact.、Euh, il, est vraiment, il est meilleur en spectacle qu'il l'était il y a 40 ans.、Là. Parce qu'il y a 40 ans, il était constamment sous, ah, défoncé. Ah, ça, c'est la sobriété、euh, C'est ça. Et là, maintenant, il est vraiment. c n s t là, on v faire Alice Cooper en spectacle. Euh, et d'ailleurs, tu r e g a r d e ça, le Vincent Fournier. Peut-être as-tu déjà entendu cette espèce de légende urbaine sur e l la c e i s s e québécoise. Son vrai nom, c'est Vincent Fournier.、Ouais. Non, pas du tout. C'est un non, gars、oui. q u i v e n a i t de Phoenix. Exact. Malheureusement, par contre, mais peut-être que <rire>、ouais. euh, le nom a une, quand même une, sonotation, une, sonotation, une connotation. Peut-être qu'il a,、euh, a des ancêtres québécois. Ah,、oh, peut-être. Parce、ouais, qu'au peut、ouais. 19e,、euh, début 20e siècle, il y a eu des, des, des Québécois qui sont allés s o n t a l l é s s、oh, i、oui. n s t aux l l e r a États-Unis. Certains、Absol、sont restés. Absolument, là. Donc, absolument. absolument. C'est possible, mais lui-même n'est pas québécois. Non, pas non, plus、oui. q u e n o n plus. Il y avait une légende urbaine qui disait que d é m i s Roussos,、euh, son vrai nom, c'était Denis Rousseau <rire> et qu'il livrait du.、Euh, je pense, du Du Poulet à Liboilou, quelque chose comme ça, ou d u n quartier Sérac à Québec. C'est ridicule. Démis r o u s s a s c'est un Grec qui est né en Grèce et qui a passé une grande partie de sa vie. là. C'est ça. Également, le 4 février 1951 marque la naissance de Phil E. Hart, batteur de Kansas, qui lui célèbre ses 60 ans. Oui. Donc aujourd'hui,、ouais, c'est un ça très ça. bon groupe de rock progressif、ouais. Les Américains ne sont pas forts sur le progressif, mais ça, Kansas, ses premiers albums étaient très bons.、Euh, par contre, ce qu'ils ont fait à partir de 1980, il n'est pas tellement. Ouais, C'est à Oulie,、ouais. aussi e Kansas.、Mm -hmm. euh, et le 4 février 1952, marque la naissance de Jerry Shirley, batteur d'Humble Pie. Ouais, je le mélange, mélange toujours avec Kevin Shirley,、ouais. qui est le producteur euh, euh, très connu de a r o n m i d e n entre autres, n paquet de o u p Donc, Jerry et Kevin.、Ouais. Euh, par la suite, le 4 février 1967, l'album、euh, homonyme des m o n k e e s se hisse à la première place des palmarès américains.、Mm -hmm. euh, les m o n k e e s qui、euh, ont passé d'un groupe qui Qui jouait à la télé, qui jouait un faux groupe. la télé, ouais. Ouais, Qui faisait semblant, un, un groupe qui jouait vraiment à la musique. Ouais, ouais. Potable. Quelques, quelques succès.、Mm -hmm. euh, également, le 4 février 1967 marque、euh, la troisième place du palmarès à Between Buttons, plutôt,、euh, d e Rolling Stones, Stones. Voilà, qui avait été lancé le 20 janvier. Donc,、euh, donc très peu monter, de t e m p s pour m o n t e、euh, r assez vite. monté jusqu'à la troisième place. Euh, euh, moi, euh, par, par contre,、euh, Between the Buttons, c'est de. C'est le seul album des Stones que je n'aime pas.、Qu、Ils s、ah、o、oui? n t produits entre leurs débuts. C'est un album qui est considéré comme le plus, prop, le plus pop de la f a m i Oui, c'est ça. C'est un album pop.、Euh, euh, c'est quelque chose qui ne leur convenait pas particulièrement.、Exact. Je trouve que c'est vraiment un album plate. C'est、euh, un album, album. pop. Exact.、Ouais. Il a fallu attendre、euh, pratiquement un an、euh, la sortie de Bagger's Banquet pour qu'il y ait un retour au rock. q u o i que moi j'aime bien The Satanic Majesty's Request parce que c'est un album vraiment marteau. Oui,、ouais. euh, psychédélique. Euh, À avoir, c'est une pièce de collection en fait.、Oh、en oui, mais en fait, je ne peux pas le conseiller parce que ce n'est pas tout le monde qui va aimer ça. Non, et si、euh, on ne connaît pas les r o l l i n g Stones, ça peut, franchement, vous s c r a p e r l'image. Oui, tout, tout ça. Fait, vaut、aussi. mieux sauter à Beggar's Banquet. Revenu, mais tout ça pour dire que je c o n s i d è r e que tout ce que les Stones ont fait entre leur début, entre l'album、euh, England's New West Sensation、mm -hmm. euh, et euh, Exile on Main Street est excellent. l e s s h a d o w s qui sont tout à fait essentiels. Franchement, oui, à avoir à la maison. Euh, et euh, également, l'année d'après, le 4 février 1968, les Beatles lancent Across the Universe. Oui, qui s'est ramassé dans, dans l'espace une...、Euh, une trentaine d'années plus tard. Oui, 40 ouais. ans plus tard. 40 hein, ans plus tard. Mé qui méritait donc、euh, son titre、euh, de, de pièce lancée dans l'espace, non seulement à cause du nom, mais、mm -hmm. également la, la sonorité. C'est quand même une très, très bonne pièce, je trouve, d'être d o n n une belle composition et des paroles qu'on ne comprend pas vraiment. Oui, c'est bizarroïde. Contre, oui. Mais、euh, c'est une belle mélodie.、Mm -hmm. Également, le 4 février 1977, Fleetwood Mac lance Rumors, donc album、ouais. qui.、Euh, un grand album、euh, de、ouais. rock, bon, on pourrait dire commercial, là,、ouais. mais.、Euh, euh, Facilement、euh, trouvable un peu partout dans、ouais. les discothèques des gens, tout le、ouais. monde a une copie de Rumors,、mm -hmm. franchement.、Euh, le 4 février 1982, Alex Harvey, leader du Sensational. À, sen, Sensational, <rire> pas, Alex Sensational Alex、voilà. Harvey Band. Voilà.、Euh, il meurt d'une crise cardiaque à, à l'âge de 47 ans. Oui, il, il, il est tout. tout à Fait inconnu、euh, ici、ouais. en Amérique du Nord, mais en Angleterre,、euh, c'était très connu,、oh, oui, c'était très populaire.、Fait. c e s t un grand showman. Oui, et il、euh, faisait beaucoup de tournées européennes. Oui, il faisait un peu b u n d i c a t aussi. Exact. Oui. Il connaissait、euh, ouais. le même genre de vie. Le, le, le groupe existe encore, curieusement.、Mais、malgré sa mort, quand je i i g n o r a s j pensais、ouais. que non, ça avait arrêté. Non, c'est ça, m a i s c'est rien de. D'un retentissant, disons.、Ouais. C'est ce, ce que je me disais. Ça a rien de sensationnel.、Oh. <rire> donc, euh, <rire> euh, par la suite, le 4 février 1983, Karen Carpenter décède d'un arrêt cardiaque、euh, qui était dû à son anorexie,、euh, donc qui était quand même assez、ouais. sévère. Elle avait 32 ans lors de son décès. Oui, mais、euh, tu as, as vu les photos d'elle、ouais. vers la fin.、Ah, C'était、euh, vraiment dommage. Elle n'avait pas l'air d'avoir 32 ans. Là, elle avait l'air de quelqu'un de 62 ans, très、ouais. malade. C'est C'est très triste parce que c'était une très bonne chanteuse,、mm -hmm. également une bonne percussionniste.、Ouais. Euh, les Carpenters, qui étaient un groupe extrêmement pop, mais quand même、mm -hmm. qui, qui a collaboré beaucoup.、Oh、oui, avec mais c'est de la bonne pop, et... ça. Ouais, exact, exact. On, on est loin de Britney Spears là, de ces cochonneries-là. C'était de la bonne pop. C'est ça. C est, c est, c est vraiment les Carpenters, c'était un très, très bon groupe. Et malheureusement, Karen Carpenter avait ses problèmes d'anorexie qui a causé la mort, sa mort et la mort、mm -hmm. du groupe également. Euh, le 4 février 1984, cette fois-ci, Paul Gardiner, bassiste de, de la Two Boy Army,、euh, groupe qui qu qu assistait Gary Newman,、mm -hmm. décède d'une overdose d'héroïne. C'était en 1984.、Oh, ouais. Beaucoup de décès, beaucoup de,、ouais. de naissances. Gary Newman, qui est un des artistes que je trouve personnellement tout à fait insupportable. Ah là, oui? Je suis, ah, je déteste Gary Newman. Ah, c'est.、Euh... Ah, Cars, là, vraiment, c'est une des <rire> pires pièces que j'ai entendues dans ma vie.、Là. Ah! Ouais, c'est,、euh, ouais, c'est, on l'aime ou on l'aime pas? a、ah, l moi, je l'aime pas du tout. c e q u i nous aime <rire> en 2004. Oui, 2004, le 4 février, Art Garfinkel est arrêté pour possession de marijuana. La police s'est intéressée au cas de Garfinkel après euh, avoir euh, arrêté sa limousine pour excès de vitesse.、Mm -hmm. Et il n'a malheureusement pas pu s'en sortir.、Euh... Ben, en fait, il s'en est bien sorti avec seulement une, une contravention.、Ouais. Il aurait pu avoir pire, mais、euh, donc, on ne l'a pas ben, laissé elle, aller quand même. Il n'a quand même pas fait 10 jours de briseau au r a p o n Exact, exact. Ce qui nous amène, on en est rendu au 5 février. Donc, qu'est-ce qui aurait été la journée du samedi demain? Oui, on parlait d'Alex Harvey qui est décédé en 1982. Il i est décédé、euh, la veille de son anniversaire. Oui,、euh, Puisqu'il est, est né le bizarre, 5 février. Oui, c'est oui.、Euh, donc, probablement qu'il fêtait justement. C'est ce qu'il a fait. C'était un œuvre d de mort. Il fêtait trop son anniversaire. Euh, mais euh, Tu sais,、euh, c'est ça. Il est mort d'une crise cardiaque. Donc, c'était dû à une surdose? Une surdose,、euh, oui, je crois, mais j e peux pas dire de quel l e d r o g u e Il était assez vieux hein, quand il a commencé à,、ouais. à marcher, là,、euh, vraiment. Là, il était dans la trentaine avancée. C'est ça, donc、euh, il n'était pas nécessairement、euh, en forme en pour encaisser.、Euh, pas, pas, pas, pas tant que ça. Puisqu'il est né en 1935. Oui, c'est ça. Voilà. Donc,、euh, on en est rendu en 1944, une autre naissance. Oui, naissance d'Al Cooper, guitariste、euh, de session、euh, et qui a joué l'orgue sur、euh, oui. Black Rolling Stone de Bob Dylan. Ce n'était pas prévu, c'est lui、mm -hmm. qui a commencé à pianoter、mm -hmm. Dylan a dit Non, continue ce que tu fais.、Et、il ne connaissait pas la pièce、oui. du tout, c'est pour ça qu'il y a un petit décalage en t r e c h a q u e changement était, de t ê p s Il était très respecté à la fin des années 60, Al Cooper. D'ailleurs, c'est、euh, aussi le fondateur du Blood, Sweat and Tears. Ah oui, ça, oui, je、oui, l'ignorais.、Oui, oui. J'en avais le, vraiment. Sa, sauf qu'il、euh, joue seulement sur le premier album.、Euh, ah. Ah, okay. Je crois qu'il avait également joué、euh, avec Bob Marley sur ses enregistrements.、Ah, il j o u a avec l e i n d s n Angleterre. il faisait、mmh. partie de, de, de, de ce groupe-là.、Mmh. Euh, le 5 février 1948, cette fois-ci, marque la naissance de Nigel <rire> Tufnell, plutôt guitariste de Spinal Tap. i l a donc 63、oui. ans. C'est plus un acteur qu'un musicien, <rire>、ouais. ouais. euh, Spinal Tap, qui d'ailleurs a fait une tournée récemment. Il avait annoncé qu'il retournait en tournée.、Ah, On l a n ç a i un album également. C'est un album où ils ont enregistré certains de leurs.、Euh, Entre guillemets classique.、Oui. Euh, c'est l'année passée ou il y a deux ans?、Euh, c'est、euh, l'an dernier, je crois.、Ouais. Les Anglais, Pour les Anglais,、euh, c'est vraiment、euh, quelque chose de gros.、Ouais. Euh, spinal Tap, c'est une référence. Ici, en Amérique du Nord,、euh, ça n'a pas eu le même impact.、Exact. Et puis,、euh, c'est ça.、Euh, mais les Anglais, pour eux, c'est un sketch qui.、Euh, Qui, qui, qui, qui, qui les a marqués ouais, profondément. A...、Euh... Les, les Anglais ont l humour vraiment ouais, particulière ouais. également. Un sens、ah, de l'humour. As-tu aimé ce film? Oui, moi, moi j'ai adoré. Moi j'ai trouvé ça correct, mais. En plus. Moi, j'ai aimé là, le genre de, de vraiment humour sérieux,、ça. les malaises qu'on ressent.、Ouais, les choses ne sont pas nécessairement、ouais. évidentes au、mm -hmm. départ.、Euh, bien sûr, les clins d'œil comme les, les trucs des o n d e s sur les, les amplis, c'était vraiment génial.、Ouais. Les guitares、euh... <rire> Stonehenge. Oui, Stonehenge. Donc,、euh, c'était vraiment、euh, hilarant d'ailleurs. Ça, ça me donne le goût de réécouter le film. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu.、Euh, et d'ailleurs, si vous avez le DVD, écoutez-le avec les commentaires parce que c'est aussi. Il e s C'est comme écouter deux les fois. Les commentaires même, des,、euh, de Rob Reiner ou de, de, des, des trois、euh, des acteurs.、Ouais, ouais. ouais. C'est、okay. euh, euh, de réécouter、euh, deux, une deuxième fois la comédie updatée avec、ah、ça、ouais? parce que、ah、tu as,、ouais. as donc des commentaires qui n'ont pas rapport、ouais. du tout. Ah mais, ah. Ils se remettent dans, dans les, leur personnage.、Mm -hmm. Donc, lorsqu'ils font les commentaires, ça vaut la、ah. peine. Ça vaut la peine de le voir. <rire> en On est rendu、euh, ben, toujours le 5 février, mais、oui. en 1962. Oui, 1962.、Euh, donc, les Beatles donnent leur premier concert en compagnie de Ringo Starr au Cavern Club. Starr、euh, remplaçait Pete Best, qui était malade、oui. euh, cette journée-là. Donc, l'annonce、euh, n'avait pas encore été faite que. Euh, Ringo prenait définitivement sa place. Exactement. Donc, Ringo n'a pas eu à se taper、euh, des insultes et euh, autres、euh, niens. Oui, et puis il est le best, des choses、ouais. comme ça qu'on qu lui lançait、ouais. par la suite.、Ouais. C'est vraiment dommage pour l u i En 1964.、Euh, oui,、euh, le, en 1964 marque la naissance de Duff McKegan, bassiste de la formation Guns N' Roses. Qui a maintenant 47 ans. Oui, et qui est en bien meilleur état aujourd'hui qu'il y a 20 ans.、Oui. Parce il ne p u i t pas m a p p l u s Lucien. Il, il buvait、pas. beaucoup. <rire>、uh, Guns N' Roses, ça a été vraiment un phénomène, je trouve, au milieu de la musique rock, surtout dans les années 80-90.、Mm -hmm. Ils vivraient vraiment la, la grosse vie comme on le vivait dans les années 70. Oui, que... oui, tout à fait. Il, il, il, comment on pourrait dire Ils embrassaient tout à fait le mode de vie, sex, drugs, and rock and roll,、ouais. alors que les autres donnaient plus une image, certains groupes. Comme e s t c Bon Jovi, d'être、euh, des、Et、gens e n d e n t Des b a ç n a c t e m t C'est ce qui était intéressant de Guns N' Roses. n o n non, l autres, on n'est pas des b o n s C'est ce qui a fait un peu <rire> leur marque de commerce.、Oui. Franchement, ils en ont profité. Oui. Euh, par la suite, en 1968, Yellow Submarine est certifié disque d'or. Donc,、oui. pièce écrite pour Ringo qui avait paru sur l'album Revolver, mais、euh, mm -hmm. donc, qui, a, qui a créé le phénomène d'un film, un film, film animé. d o n C'est c cet album qu'on qu récompense. Est ça, qui est、euh, constitué de pièces des Beatles qu'on retrouve sur la face 1.、Oui. Et sur la face 2, c'est des pièces de George, de Martin, George Martin qui、ouais. sont quand même intéressantes. Oui, à ouais. écouter, franchement, à découvrir.、Oui. Euh, également, donc, nous avons. Euh, en 1981, cette fois-ci,、euh, c'est Johnny Mitchell qui a été、euh, intronisé au Juno Hall of Fame du Canada. p o u c bien sûr, son, sa, sa très bonne carrière donc, dans le milieu de la musique folk. Une artiste que j'apprécie. Oui, tout à fait. C'était、euh... une artiste majeure,、euh, surtout au début des années 70. Elle était、ouais. à, à son apogée. Au cours de cet après-midi, pendant le spécial 1971, c'est sûr que je vais en faire tourner une pièce puisque c'est l'année de la sortie de l'album Blue. Ah oui, oui,、euh, qui, oui. Qui est、Excellent、un, qui est un de, ces,、euh, de ces incontournables. Excellent album, donc euh, restez euh, sur nos ongles. Oui. En 2003, cette fois-ci, John Densmore, ancien batteur des Doors,、euh, se lance en, en, donc, dans une action en justice contre Ray Man Manzarek et Bobby Krieger,、euh, ainsi que Ian Asbury et Stuart Copeland, donc,、euh, puisque le groupe enfreignait les droits du nom de Doors en faisant une nouvelle tournée、ouais. avec deux membres qui n'étaient pas、euh, des Doors. C'est sauf ça, Que pour、euh, les avoir vus,、euh, ce, ce monde-là, e spectacle, je peux dire que c'est vraiment, il n'y avait pas de honte.、Euh, à... Euh, Là-dedans, pour、euh, le、donc. nom des Doors, parce que Yann Asbury,、euh, Yann Asbury, c'est pas un grand chanteur, c'est pas une belle voix,、non. mais、euh, côté présence, il est vraiment hallucinant.、Ah、ouais, est... Et、euh, hey, c'était vraiment hallucinant ce spectacle-là. Moi, j'avais h é s i m é J'avais hésité, j'aurais aimé, ai hésité, je, je, aimé、euh, parce qu'il avait passé au Sandbell.、Oui, euh, deux fois.、Euh, oui, et je voulais aller le voir, le, le concert. Finalement, j'avais changé d'idée parce que justement, c'était pas les Doors.、Ah, écoute, c'était、euh... vraiment, vraiment excellent. Il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes, beaucoup ouais, de jeunes, beaucoup d'ados. t e Doors est un. un Groupe qui marque beaucoup les jeunes adolescents、oui. qui découvrent, entre autres, Jim Morrison, bien sûr,、oui. grâce au film aussi qu'il y a eu sur sa vie, mais、euh, qui découvre les Doors et c'est un groupe qui est apprécié par b e s j e u n e a d o l e s c e n s oui, tout à fait.、Gens. Moi, je m'attendais à avoir plein de têtes grises. Ben non, non, non. C'était plein d'ados. Oui. oui.、Euh, donc, c'est un bon concert que j'ai manqué. Ah、oh, oui, vraiment. vraiment. Vraiment dommage. Et finalement,、euh, le 5, janvier, deux,、euh, 5 février 2006, j'ai un peu de misère, mais date aujourd'hui.、Euh, donc, les Rolling Stones jouent à la mi-temps du Super Bowl et、euh, le concert a été、euh, retransmis en différé pour permettre à la télé de oui. censurer oui. les paroles Salas、oh, de、oui. Start Me Up ridicule, et Rock Justice. Ridicule, ridicule. On a beaucoup évolué depuis le、oh, seul、oui. event oh, show. Oh, o u t Et、incroyable. je me rappelle de ce, ce spectacle-là où j e t r o u v a i s qu'ils avaient donné une bonne prestation malgré cette niaiserie-là.、Oui. Euh, et euh, un de mes amis, Il m a d i t d h、oh, t Tu veux le spectacle à mi-temps Tu as dit dans la R1, il m'a dit Waouh, man, t'es vraiment blasé parce que c'était vraiment, vraiment très bon. J'ai manqué tous les, les bons spectacles à mi-temps depuis、mm -hmm. euh, des dix ans que je, que je regarde de, une fois de temps en temps. T'as manqué Paul le、bon. McCartney, les Stones, ouais, les, Stones les, les Who.、Oh, euh, ouais. ben, même Bruce s p r i n g s t e n à ce qui paraît, qui était génial,、ouais. j'ai manqué.、Euh, donc, Kiss aussi. Je, Kiss qui avait été là, ouais, ça aussi, je ne l'ai pas vu. Il y avait eu Prince aussi, à ce qui paraît, c'était、euh, incroyable comme performance, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas pourquoi je les ai tous manqués.、Ouais, je suis sûr que tu peux trouver ça sur YouTube. Ouais, il doit y avoir moyen de trouver les、euh, <rire> <trouver> extraits. <rire> Et finalement, on arrive à la dernière dernière journée de la semaine, c'est-à-dire le 6 février. Oui, le 6 février, février 1945 marque la naissance de Bob Marley. Il a u a i t eu 66 ans.、Ouais. Exact, exact.、Mm -hmm. euh, le 6 février 1958, cette fois-ci, George Harrison se joint au Quarryman, un、ouais. groupe qui allait devenir les Beatles, évidemment. Euh, donc, une journée importante dans l'histoire des Beatles.、Mm -hmm. Quatre ans plus tard, en、quatre、1962. Ans, exact, quatre ans plus tard,、euh, marque la naissance d'Axel Rose, qui lui, c e s t 49 ans,、euh, mm -hmm. donc,、euh, au. au Célébrera. C'est 49 ans dimanche. Oui, c'est ça. C'est un gars qui, a, qui avait du talent, mais que malheureusement,、euh, il a complètement bousillé son g r o u p e Oui, et qui s'est bousillé le visage aussi hein, en ayant recours à des chirurgies.、Euh, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de photos de lui.、Ouais, mais... C'est moins pire que c'était lorsqu'il s'est fait faire, c'est-à-dire qu'il avait la face pratiquement ramenée par en arrière.、Ouais. Euh, mais là, il se ressemble un peu plus, mais la、okay. face un peu plus、ah. bombée qu'elle、okay. était avant. Le visage、ah. plus bombé, moins beau.、Ah. Euh, en 1965, cette fois-ci,、euh, le cessouillier, toujours. L'album Rolling Stones 2,、euh, donc des,、euh, des Rolling Stones détrônent les Beatles au sommet、euh, du palmarès des meilleurs vendeurs de la Grande-Bretagne.、Oui. Si je ne me trompe pas, c'était la première fois qu'ils détrônaient les、oui. Beatles.、Euh, en Angleterre,、euh, c'est ça, l'album s'appelait Rolling Stones 2. Euh, ici, il s'appelait、euh, The Rolling Stones Now, oui, sorti、exact. dans une pochette différente. Exactement.、Mmh. Euh, le 6 février 1969, cette fois-ci, Jim Morrison est arrêté pour conduite en état d'ivresse et conduite sans permis. <rire> ah, ben ça, c'est pas surprenant,、ah, Jim. Ça fait partie de ses phrases. Ah,、oh, oui, tout à fait. C'est sa personnalité. é、euh, g Et e o i l à le 6 février 1970,、euh, c'est la sortie d'Instant Karma en Grande-Bretagne, pièce、ouais. enregistrée et écrite en une seule journée.、Mmh. Euh, une très bonne pièce John a n n o、ouais. n J'aime bien Instant Karma. Euh, et en 1970,、euh, toujours, Led Zeppelin II atteint le numéro 1 du palmarès britannique.、Ouais. Euh, excellent album. Non, ça aussi, c'est un des grands chefs-d'œuvre、ouais. de l'histoire du rock,、Vraiment. un album absolument、euh, euh, qu'on qu doit posséder. Oui, c'est ça. Et les gens me disent bien souvent, les quatre premiers albums de Led Zeppelin、mm -hmm. sont, sont essentiels. Et、euh, Led Zeppelin II, je crois, c'est celui, bien celui-là où on retrouve Moby Dick, entre autres. Oui, sur la f a c e 2. Qui est, franchement,、ouais. c est, c est, c est, il m'a marqué beaucoup grâce à ça, entre autres. Oui. Euh, en 1981, cette fois-ci, le New York Post annonce que les Beatles survivants se réunissent pour enregistrer un nouvel album. C'était une erreur. Le journal a confondu、Mais、la collaboration. Oui, oui. Le journal a confondu la collaboration de Ringo Starr à l'album Tug of War de Paul McCartney pour une réunion des Beatles.、Euh, c est, c est... Oui, c'est une erreur ou une exagération? Oui, une exagération Mais... plutôt. Surtout ridicule lorsqu'on pense que John Lennon était mort、euh, quelques... quelques semaines、Exactement. avant ça. C'était vraiment.、Euh, euh, Quel faux pas ridicule. Non, c'est incroyable. Moi,、oui. Et、euh, pendant. Près de 10 ans, là, on n'arrêtait pas de demander pratiquement tous les jours, entre autres à John Hannon, quand est-ce que les Beatles vont revenir ensemble.、Oui. Ça le choquait beaucoup, ça choquait tous les Beatles.、Ah, -ce en cette fois-là, ça ne l'a pas forgé. Non, non, exactement. i <rire> l ne p o u v a i t plus se fâcher.、Euh, et en 1982, cette fois-ci, après avoir été tabassé pendant un concert, le batteur de Thin Lazy, Brian d o w n e y est admis à l'hôpital. Oui, Donc, ça, ça, arrivait, ça arrivait souvent aux membres de Thin Lazy、ah, hein, ouais? de. De, de se battre comme ça、euh, dans, des, euh, dans des bars hein, ou à l'extérieur,、euh, dans la rue.、Euh, Brian Robertson était très fort là-dessus. On le voyait souvent avec un œil au beurre noir. Ouais. Ah ouais. ouais. Ouais, ridicule. Ah oui, C'est ça, ça c'était <rire> des méchants garçons, les gars, de Sénésie. Effectivement.、Euh, en, en, cette fois-ci, le 6 janvier 1990, plus de 200 femmes réalisent une action en justice contre Chuck Berry. Qui aurait filmé、euh, ces femmes-ci dans les, la toilette de son restaurant. Donc, il avait installé une caméra, une caméra. pour filmer les, les femmes qui allaient aux toilettes dans son restaurant. Oui. C'est ridicule. e t oui, ça ternit l'image d'une star. Ben, ça, tout à fait.、Euh... Tu sais, je, je t'avais dit, j'avais lu son autobiographie.、Euh, il y a quand même.、Euh, bon, C'est dans ces années-là que c'est sorti, il me、mm -hmm. semble, les,、euh, au début des années 90. Mais、euh, je ne me rappelle pas qu'il est.、Euh, Jamais、euh, abordé ce sujet-là. <rire> sujet.、ouais. Chuck Berry、euh, avait, on, on, on dit souvent, ses deux seuls défauts, c'est qu'il aimait l'argent et il aimait les femmes, mais ça l'a mené peut-être un peu trop à l'excès, et ça, ça fait partie de ç C'est complètement ridicule. Ouais, des gros excès, peut-être un peu des excès même de sa part.、Oh, oui. En 1994. Oui, le 6 février, Nirvana débute ce qui allait devenir sa dernière tournée en Europe,、mmh. qui a été coupée de court、euh, suite à une, une tentative de De, de, non, pas d'assassinat, mais de suicide de la、oui. part de Kirk Cobain qui a eu lieu à Rome pendant cette période. Oui, il é t t tombé dans le coma, si je me rappelle bien. Oui. Oui. Donc,、mmh. on va en reparler probablement dans les prochaines semaines. Oui, en fait, est il、mouvementé. est décédé quoi en mars Ça va faire. Début avril. Début avril. Donc, ça va faire 20 ans. Exact.、Mmh. Okay. Aussi triste. 1998. 1998 marque le décès de Carl Wilson, qui s'éteint à l'âge de 51 ans. Et il était atteint du cancer du poumon. Carl Wilson, bien sûr, est un des fameux、euh, frères Wilson qui a fait partie des Beach Boys.、Mm -hmm. Jusqu'à la fin, même. Il, lui, il、oui. est resté membre、euh, oui. pendant longtemps.、Ah. Et en 2005,、euh, finalement, Paul McCartney joue à la mi-temps du、ah, Super oui, Bowl. C'était、euh, un des grandes c e n c a t i o n s Je me rappelle qu'entre autres, il avait fait、euh, Living Let Die. Oui, effectivement,、mm -hmm. ça, j'ai vu u n vidéo de ça.、Ouais. Mais comme je disais tantôt, je n'ai pas vu les grandes prestations,、ouais. mais j'ai vu Janet Jackson, par contre.、Ah, ouais. Je suis un peu déçu d'avoir vu ça et de ne pas avoir vu les bons concerts. Oui, oui, oui. Tu le s e r a s faire en fin de semaine parce que c'est Black Eyed p e a s Oui, c'est ça. Ben, Slash va être présent, par contre. Oui, oui, en fait, c'est ça, il y a une fuite. Hein?、Ouais. On a appris que Slash était Slash pour aller le...、euh, faire un solo à côté de Fergie. Oui. <rire> o <Ouais. rire> Eh bien, merci, Simon. Et、euh, je vous rappelle、euh, qu'il qu anime aussi、euh, la saveur du moment, sa propre émission. Comme ça, il、oui. est、euh, jeudi à 21h, le jeudi qui est euh, euh, le Fitz-Day,、mmh. euh, oui, puisque oui. tu débutes de 2 a h le matin, tu participes à l'émission de, de François et Mathieu. Euh, tu fais la, la chronique、euh, Phénomène. p n o m è n e On t i n u e s i parler des r o l l i n g s t o n e s la deuxième partie de la semaine prochaine.、Mm -hmm. euh, et tu participes aussi à l'émission du midi avec Dany. Effectivement. Le scout des Internet. s Oui, on parle、oui. euh, d'Internet et des nouvelles technologies. Oui. Encore une fois, merci. Il est midi 27. Et oui, vous êtes à l'émission c Classique en compagnie d'Anne Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et on va maintenant débuter avec notre thématique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous présente une émission entièrement consacrée à l'année 1971. C'est-à-dire que jusqu'à 17 h on va uniquement entendre des albums qui sont sortis cette année-là, euh, qui a été fort heureuse musicalement. On va d'ailleurs le voir dès le prochain bloc, puisqu'on va entendre des Purple et Rod Stewart. Mais tout de suite, on écoute Elton John. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des m é l o m a n e s e t la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89 FM! The band Pretty eye Pirate Smile, your merry music man, b a l l e r i n a you must have seen her dancing in the s a n d She's in me, always with me, tiny d a n c e r in my hand. Jesus frees out in the street, handing tickets out for God. l Capsule InfoCampus. Le département de génie mécanique vous invite à assister à la conférence Multiculturalisme et mondialisation des marchés, qui sera présentée par l'ancien premier ministre du Québec, M. Bernard Landry, le 3 février prochain de midi 15 à 13h30 à la salle Ludger Duvernet du pavillon Albert-Tessier. L'activité est gratuite. L'AGE-UQTR et le CIIU organisent une question pour un champion le jeudi 10 février 2011 à 19h à la Chasse-Galerie. Il y aura d'abord un jeu avec un représentant de chaque association et ensuite une autre partie où les participants pourront se présenter à titre individuel. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, vous pouvez communiquer avec Jimby m a r i g u a e au vpsocio.age a u à commercial-uqtr.ca. Travaux à remettre, examens, stages, f a t i g u e manque d'argent et de temps,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 Et au Vox Pop cette semaine, on vous a demandé Êtes-vous suffisamment informé au sujet des bourses remises à l'UQTR Non, je ne pense pas qu'on ait assez bien renseigné sur、euh, les bourses de l'UQTR.、Euh, je pense qu'il devrait y avoir des, des j o u r n é e s d'information concernant、euh, les admissions pour ces bourses-là. Et、euh, même sur le portail é t u d i a n t oui, il y a des sections pour ça, mais je pense que c'est très、euh, dur de, de trouver où s'informer. Non, je ne trouve pas qu'on e s t assez informé parce que je ne savais même pas qu'on en avait à l'université. Oui, je pense que je t u i s assez informé. Il y a moyen d'aller、euh, sur l site si j'ai besoin d i n f o r m a t i o n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 そう。<Fuck. S 2> <laughs> Tiré l'album Fireball, paru en 1971. Juste avant ça, on a entendu Rod Stewart avec I Know I'm Losing You, une reprise de Rare Earth. C'est tiré de l'album Every Picture Tells a Story. Et au début du bloc, on a entendu Elton John avec Tiny Dancer. puis, est-ce qu'on retrouve sur l'album Madman Across the Water?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 On écoute Zeppelin sur les ondes de Sifu89FM. Cinéma, littéraire et plus encore, tous les mercredis après-midi, prends ta dose! Ponyne p a t t e Une petite tape et v'là des coups pour les. Yo,、rêves. dude love, ça a pas l'air d'aller, toi. w o u h là, i f a l l que je lâche ma job. Eh, comment ça? J'arrêtais pas d'entendre qu'Assemblage Requis, c'était l'émission matinale en pièces détachées. J'ai d é d u i t que, que l'émission devait être annulée et que ça a rendu des chroniques tout le long de la journée. J'aime tellement ça, cette émission-là. Que je suis disponible pour l'écouter. Pièces détachées, c'est juste un jeu de mots stupide pour le nom Assemblage Requis.、Hein? Ça reste une émission de deux heures.、Hein? Je te suis pas pantoute.、Là. Mais si,、euh, laisse faire. Là.、Ah, attends un peu. Là.、Ah, ça me revient. J'ai laissé ma blonde pour ce show-là. Assemblage Requis. Avec F.O. et Mathieu.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 たくさんある De l'album Distant Light de 1971, pastiche très réussie de CCR, tellement que beaucoup de gens ont cru qu'il s'agissait d'une chanson de Credence Lee Water Revival. Et bien non, c'est une pièce des Holies, l groupe anglais qui a fait une incursion comme ça très réussie dans le domaine du swamp rock. Justement, l e s Holies, l on t entendu les Canadiens de Steppenwolf avec Ride With Me, un bijou tiré de ce très bon album qui est For Ladies Only. Qui est pas mal le dernier vrai bon disque qu'ils ont sorti dans les années 70. Au début du bloc, on a entendu la Zeppelin avec une de leur, un de leurs très nombreux classiques, Black Dog, la pièce qui ouvre un de leurs nombreux chefs-d'œuvre, leur quatrième album qui est paru en. Le 8 novembre 1971, quasiment un an après que le groupe l'ait enregistré. C'est un des plus grands albums、euh, de rock de toute l'histoire, tout court, et c'est un des plus influents,、euh, et avec des petits bijoux、euh, comme Rock'n'Roll, Misty Mountain Hop,、euh, Four Sticks, Going to California, When the Levy Breaks, et surtout Stairway to Heaven, qui a servi de modèle comme ça pour à peu près toutes les Power Ballads des 40 dernières années, avec des résultats variables et souvent fort、euh, médiocres. Parlant de Led Zeppelin,、euh, Alice Cooper a dernièrement déclaré au journal britannique The Independent qu'il trouve que Robert Plant est tout à fait dans le champ. En refusant de remettre ça et de partir en tournée avec Led Zeppelin, alors que des millions de gens souhaiteraient qu'il le fasse. Surtout que, de toute évidence, Jimmy Page, John Paul Jones et, et Jason Bonham veulent le faire. Alice a dit qu'il ne comprend absolument pas pourquoi Plant e s'obstine dans son coin et persiste à faire du folk, alors que lui-même, Alice, lui, continue à monter sur scène année après année, reprendre ses chansons, des chansons dont il, il dit qu'il ne se fatiguera jamais, p a r c e q u i l les aime. Et、euh, je pense que c'est là toute la différence. On a l'impression que Plant n'aime pas tellement ce qu'il a fait avec Led Zeppelin puisqu'il refuse d'en parler, même en entrevue, depuis ses débuts en solo et que quand il a donné le concert à l'arena, à l'arena, plutôt O2 de Londres il y a trois ans, il avait insisté auprès des trois a o t r e s pour que le groupe se tienne le plus loin possible du heavy metal, qui est un style qui semble méprisé aujourd'hui, contrairement à Alice Cooper qui embrasse Totalement ce genre avec enthousiasme. Mais la grosse différence, surtout entre Alice et Robert Plant, c'est surtout en c o n c e r t qu'on la remarque parce que, en spectacle, Alice est vraiment un des meilleurs showmen de toute l'histoire du rock avec Paul McCartney, Mick Jagger, Steven Tyler. Je pense pas que Robert Plant ferait le poids à côté de ce que Led Zeppelin a déjà été dans les années 70. C'est juste dommage.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 Guess Who, Avec une de leurs pièces les plus connues, Albert Flasher, s e s t tiré de leur album So Long Banatine, paru bien sûr en 1971. Juste avant ça, on a entendu le James Gang avec Walk Away, c'est tiré de l'album Thirds. Et au début du bloc, on a entendu Humble Pie avec Shine On, c'est la pièce qui ouvre l'album Rock On. 13h15, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 Pour le moment, on va écouter un homme qui lui aussi était tout à fait à son zénith en 1971. Tout à l'heure, on l'a entendu avec une pièce en solo. Maintenant, on va l'écouter avec son groupe, groupe qui était au début des années 70, une des formations les plus aimées du public rock.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 that the...、Uh... Formation de blues rock anglaise Juicy Lucy avec une reprise qui, cette fois-là, n'est pas du tout blues, mais plutôt funky, tout à fait funky et tout à fait réussi de la pièce Mr. Skin du groupe californien Spirit. C'est tiré de leur album Get a Wish of This, paru en 1971 dans une pochette vraiment peu ragoûtante. Juste avant Juicy Lucy, on a entendu Liu avec Going Mobile,、euh, pièce tirée d'un de leurs meilleurs albums, Who's Next. Certains diront même que c'est le meilleur.、Euh, c'est paru aussi, bien sûr, en 1971, au moment où Liu était au sommet de leur art, autant sur scène qu'en studio. Liu qui demeure le groupe le plus spectaculaire de toute l'histoire de rock. Absolument personne qui peut les dépasser à ce niveau-là. Au début du bloc, on a entendu un autre des grands groupes du début des années 70, les Faces, avec leur classique Stay With Me, tiré d'un de leurs albums les plus marquants, Enod is as good as a wing to a blind horse. Lui aussi, Rod Stewart, était au sommet de sa carrière comme ça en 1971. Les plus jeunes qui n'ont pas connu les débuts de Rod, Se demande pour quelle raison un homme aussi keten e a bien pu être intronisé au Rock'n'Roll Hall of Fame de Cleveland. Eh bien, c'est dû en grande partie aux albums qu'il a enregistrés avec les Faces, avec Jeff Beck et à ses、euh, premiers albums solo s qui étaient、euh, très bons. C'est par la suite, à la fin des années 70, qu'il est devenu vraiment keten et e qu'il s'est mis à faire comme ça des trucs disco et de la pop cucu.、Euh, en 1971, il avait une très grande crédibilité rock et artistique.、Euh, c'est plus du tout le cas. En 2011, quoique, on a avri. s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 uniquement des albums qui sont sortis cette année-là. Très bonne année musicale, il y a 40 ans. On va maintenant poursuivre avec trois groupes qui sont totalement obscurs et à peu près complètement oubliés aujourd'hui, mais qui étaient tout à fait majeurs en 1971. Dans un moment, on va entendre Mountain et Grand Funk, mais tout de suite!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 Reclining in your hair, cause you're my baby yes y o u r e my love Oh, girl, I'm just a cheapster for your love e o u b l e On vient d'entendre trois groupes tout à fait oubliés et obscurs en 2011, mais qui faisaient la pluie et le beau temps il y a 40 ans. On vient d'entendre Mountain avec la pièce Don't Look Around qui ouvrait un des meilleurs albums versé en 1971, Nantucket s e i g r i d Juste avant ça, on a entendu le Grand Funk Railroad avec une reprise de Traffic. On retrouve sur l'album Survival, c'est-à-dire Feelin' g All Right, une composition de Dave Mason. Au début du bloc, on a entendu T-Rex avec Jeepster de l'album Electric Warrior. Mike Bolin et T-Rex, qui étaient absolument à leur sommet en 1971 et qui étaient en fait un des groupes les plus vénérés en Angleterre, Ils déclenchaient des scènes d'hystérie collective auprès des jeunes femmes, des scènes comparables à ce qu'on avait connu pendant la Beatlemania. D'ailleurs, nul autre que Ringo Starr avait tourné un documentaire. Documentaire sur le phénomène de T-Rex, intitulé Born to Boogie, qui a obtenu un bon succès comme film en Angleterre. 13h44.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 Du Allman Brothers Band tiré de leur fameux double disque en concert au Fillmore East. Et tout de suite, on écoute les Rolling Stones avec un de leurs gros canons d u n a l b u m Sticky Fingers. Vous êtes sur les ondes de la radio des monomones, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux, 89 FM! Down from your door. I woke up this morning, and head r them s t a t e s were blue. I woke up this morning, and head r them s t a t e s were blue. Touchait au firmament en 1971. On vient d'écouter un de leurs nombreux classiques, Crossside Mary, tiré de leur non moins classique album Aqualong, un des disques de rock progressifs les plus importants de l'histoire de ce mouvement. Juste, à, juste avant Jethro, on a entendu le Allman Brothers Band avec la version en concert de Statesboro Blues qui ouvre ce véritable chef-d'œuvre et q u e l'album double. « At Fillmore East, paru en juillet 1971 et qui a consacré le groupe des frères Allman comme un des plus vénérés en Amérique du Nord. Au début du bloc, on a entendu les Rolling Stones avec le morceau Can't You Hear Me Knocking, qu'on retrouve sur leur album classique Sticky Fingers, qui est sorti le 23 avril 1971. e t Rolling Stones, qui é t a i t à leur meilleur entre 1968 et 1972, ils avaient l'air tout à fait indestructibles à ce moment-là. Et il semble que c'est cette année, en 2011, qu'ils vont entreprendre une tournée, une tournée majeure comme ça, afin de souligner leur c i i n n q u a t è m e anniversaire.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 Aujourd'hui, je vous présente une émission entièrement consacrée à l'année 1971. C'est-à-dire que cet après-midi, je vous présente uniquement l e s disques et des albums qui sont sortis cette année-là. Très bonne année musicale. En 1971, ça faisait un an que les Beatles étaient séparés officiellement et、euh, les quatre hommes tentaient, tant bien que mal, de se tailler comme ça une place avec leur carrière en solo. avec des résultats plus ou moins heureux. Celui qui peinait le plus, c'était,、euh, étonnamment, Paul McCartney, qui était boudé par une partie du public、euh, qu'il voyait comme le responsable de la séparation des Beatles et,、euh, surtout par les critiques qui s'acharnaient sur lui. Euh, pourtant,、euh, c'était tout à fait injuste puisque les deux albums qu'il avait produits jusque-là,、euh, son premier homonyme et Ram étaient de véritables petits bijoux bien meilleurs que la plupart des disques en solo de ses anciens acolytes. De façon surprenante, Ringo s'en t i r a i t plutôt bien.、Euh, il a d'abord eu son album Beaucoup of Blues qui est sorti en 70 et qui a récolté de très bonnes critiques à sa sortie. Et surtout, il a remporté beaucoup de succès avec le 45 Tours It Don't Come Easy. Qui a tourné énormément sur les stations de radio américaines. Ça allait très bien aussi pour George Harrison, qui a vendu beaucoup, beaucoup de disques en 1971 de son album All Things Moss Pass, qui est sorti en décembre 1970. En fait, les pièces de All Things Moss Pass étaient omniprésentes sur les ondes des stations Rock en 1971. My Sweet Lord était numéro un en janvier. Mais c'est peut-être John Lennon qui a fait le plus impression. En 1971, avec son album classique Imagine. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est fou! 89A FM. sky Dimension r o c k c l a s s i q u e jusqu'à 17h. Qu'est-ce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 s a v e c It Don't Come Easy, une pièce qui a obtenu beaucoup de succès sur 45 tours et qui est p a r u le 2 avril 1971. Et sur la face B, on retrouvait la pièce Early 1970 qui, je crois, est disponible en bonus track. Sur la version remasterisée de l'album Ringo, version remasterisée sur CD, bien sûr. Juste avant ça, on a entendu George Harrison avec la version spectacle de Wawa qu'on retrouve sur l'album Concert for Bangladesh, paru bien sûr en 1971. George Harrison qui avait mis sur pied comme ça ce concert qui est considéré comme le premier spectacle caritatif majeur à, à être venu en aide comme ça. à une œ u v r e humanitaire, soit les victimes de la famine au Bangladesh, événement qui en a inspiré plus d'un par la suite, dont les fameux concerts Live Aid et Live a 8. On a aussi entendu dans ce bloc Paul et Linda McCartney avec Uncle Albert Almiral Alcés. C'est tiré de leur excellent album Ram que je vais, faire, dont je vais faire tourner une face entière de cet album vinyle la semaine prochaine dans le cadre de mon émission classique spéciale Saint-Valentin. Au début du bloc, on a entendu John Lennon avec la pièce titre véritable classique du rock, l'album Imagine.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 私たちのファンのファンのファンのフンのファンのファンのファンファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンの t h At night, down south between the trailers, not the early one that you can wish upon, not the northern one that guided the sailors. Oh, Starbread, Starbread, you've got the l o v i n that I like, alright. l Turn this crazy bird around, I shouldn't have gone. Sweet, But you got that look so c r i t i c a l now, I can't talk to you, baby. I get so weak. Sometimes I think love is just b e a u t i c a l Up there's the heavens, down there's the town. Blackness everywhere, and little lights shine. Oh, darkness, darkness, d r a g g i n g me down. Come on, light the candle in this poor、cool、heart of mine. Oh, s t a r b r i g h t s t a r b r i g h t you got the love that I like, alright. Turn this crazy bird around.、I、shouldn't have got on this flight tonight. I'm drinking sweet champagne, got the headphones up high, can't. Now meow, can't drum me out of my mind. They're playing. good the flaps down go the wheels i hope you got your heat turned on baby i hope they finally fixed your automobile hope it's better when we meet again baby star bright star bright you got the love a n i like all right turn this crazy bird Track. So I laughed at the pender who was telling me my c o m e would never last. And dry, and days of fever for my e y e down, till waiting at the station with a heavy loaded sack, saving up and holding just to s p i r e Shooting the supply from my demon's eye instead of waiting for a time t hope I will. When the fire and my b o i l e be up and quit before I came, t ain't no I'm sorry.、Yeah. To run a dry w e l l and the fire in my boiler up and lit before I came. There ain't no empty sand. Carnival, e s t tiré de l'album Kahoot, paru, eh bien oui, en 1971. Juste avant ça, on a entendu le Crazy Horse, s a n n i l y o u n g avec la pièce Gone Dead Train, qui ouvre leur premier album homonyme. Et au début du bloc, on a entendu Johnny Mitchell avec la version originale This Flight Tonight, tirée de l'album Blue.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 Et aujourd'hui, je vous présente une émission entièrement consacrée à l'année <rire> 1971. C'est-à-dire que cet après-midi, je vous présente uniquement des albums qui sont sortis cette année-là. Très bonne année musicale, il y a 40 ans. Dans le prochain bloc, en fait, le prochain bloc est consacré entièrement à des,、euh, des, des vétérans des années 60 et du mouvement Flower Power Psychédélique. Dans un moment, on va entendre le Quicksilver f o w e r m e s a n g e r Service, on va aussi entendre Santana, mais tout de suite, on écoute les Grateful Dead. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station d e s Méloman e s le seul, absolument la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou! 89.1 FM! They、have fun.、When、you say this was the eve of destruction. Surely, my friend, you must have been blamed. This morning. C'est quoi? f a s t a bro! f a i s t o quoi? f a s t a bro! u Quoi ça? C'est moi qui l'ai faite!、Hey, comment tu fais ça? Tu vas chez 20 et bien à Trois-Rivières, tu choisis un kit, c'est super facile, t'as fait directement chez vous. Oh, ouais, c'est cher! Ben non! C'est ça qui est le fun, pis en plus, c'est bien meilleur que ce que tu bois d'habitude. On peut même faire du vin.、Hey, c'est pas si simple le temps des fêtes pis nos parties, ça! 20 et bien Trois-Rivières, 5437 Boulevard des Forges, Trois-Rivières!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 89... 9... 9... 9... 1... Santana, à l'époque où c'était très bon. On vient d'entendre l'instrumental Jungle Strut qu'on retrouve sur leur troisième album homonyme, paru bien sûr en 1971. Juste avant ça, on a entendu le Quicksilver Messenger Service avec Hope. C'est tiré de leur album tout simplement intitulé Quicksilver. Et au début du bloc, on a entendu Grateful Dead avec、euh, Big Railroad Blues s é t i r é de leur album, aussi tout simplement intitulé Grateful Dead.、Et、il y en a qui l'appellent Skull and Roses. À cause sur la pochette, on voit un squelette avec des roses comme ça. 14h46, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 On va poursuivre avec、euh, toujours dans la portion vétérans des années 60 qui ont profondément marqué le début des années 70. On va dans ce moment entendre、euh, David Bowie ainsi que c a t Stevens, mais tout de suite, on écoute les Moody Blues à l'antenne de la seule station d i f f u s é e du vrai rock à Trois-Rivières. C'est Faux! 89 FM!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 Turn Ch and face the s t r a n g e Change Ch -ch s it. s gonna have to be a different man. Time may change me. But I can't trace down.、Yeah. I watch the ripples change the size. But never leave the stream of warm and p e r m a n e n t s and so the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations, they're quite aware of what they're going through. Change s turn and face the strange. Ch -ch change s Don't tell them to pull off an all event. Ch -ch -ch -ch change y hands, turn and face the strange. Change y o u a n d s Where's your shame? You've left us up to our next event. Time may c h a n g e me b u t You can't twist i m e Strange m a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 Broken in Pièce, sur laquelle on retrouve le piano de Rick Whitman. Ça, c'est tout juste avant qu'il se joigne à Yes, puisque c'est tiré de l'album Teaser and the Firecat, paru en 1971, au moment où Cat Stevens était pas mal à son sommet avec des albums comme Mana Bone, Jacon et t for The Tillerman. Juste avant ça, on a entendu David Bowie avec Changes, la pièce qui ouvre son album Honky Dory. Et Ça, c'est juste avant qu'il se change, lui, en Ziggy Stardust. Et au début du b l o c on a entendu les Moody Blues, groupe très, très apprécié au début des années 70, avec la pièce The Story in Your Eyes, c'est tiré du disque Every Good Boy Deserves a Favor.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 De Uriah Heep. D'ici là, on va poursuivre avec un petit bloc constitué de formation s qui faisait la part belle à, un, à une mouvance qui était fort en vogue et nouvelle au début des années 70, c'est-à-dire le rock symphonique. Dans un moment, on va entendre E.L.O. et Procol Harum, mais tout de suite, on écoute les Hollandais de Exception avec un peu de Jean-Sébastien Bach.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 In a d i r a In h e Take Avec la version symphonique en concert de Conquistador, tirée d a l b u m In Concert with the Enmountain Symphony Orchestra, paru bien sûr en 1 9 0 0 plutôt enregistré en 1971, mais paru en 1972. C'est une g r a n d e r é u s s i t e quand on parle de fusion entre le rock et un orchestre symphonique. Juste avant ça, on a entendu y ELO, l w Electric Light Orchestra, avec la pièce 10538 Overture. qui ouvre leur premier album, No Answer. Intitulé ici, puisque le groupe n'avait pas encore trouvé le titre, tout simplement, pour leur premier album quand l'étiquette de disque a commencé la campagne afin de le promouvoir. Donc, on lui a donné ce titre, No Answer. Et au début du b l o c on a entendu Exception, groupe de rock progressif hollandais qui s'est spécialisé dans les reprises électriques de chefs-d'œuvre de la musique classique et symphonique. Ils ont eu beaucoup de succès chez les amateurs de rock au Québec au début des années 70. Ce qu'on a entendu, c'est une reprise de Jean-Sébastien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 Aujourd'hui, je vous présente une émission entièrement consacrée à l'année 1971, c'est-à-dire que cet après-midi, je vous présente uniquement des albums qui sont sortis cette année-là. Très bonne année musicale. Par l a n t de rock symphonique, je vous présente maintenant une face complète d'un des grands albums véniles à être paru en 1971, c'est-à-dire Salisbury, le deuxième disque de la formation de heavy rock progressif Uriah h e a p sur la même que certains considèrent comme les instigateurs du mouvement metal progressif avec、euh, Deep Purple. Salisbury, qui est un disque absolument brillant, qui ne fait toutefois pas l'unanimité.、Euh, certains le considèrent même comme un essai、euh, complètement raté de fusion entre le heavy metal et la musique symphonique. C'est un mélange, en effet, assez savant et complexe qui, assurément, ne va pas plaire à tous. La première f a c e est constituée de quatre pièces plus courtes qui, débutent, indépendamment, indépendamment plutôt si vous possédez la version anglaise ou nord-américaine du disque, soit l'excellente Bird of Prey. Sur la version anglaise ou la plus ordinaire High Priestess sur、euh, la version nord-américaine.、Euh, C'est suivi des morceaux t h e Park, Time to Live et Lady in Black qui sont toutes、euh, de bonnes chansons agréables, mais rien en comparaison de ce qui suit sur la phase 2, c'est-à-dire、euh, sur la version américaine、euh, de si Simon the Bullet Freak et surtout. La longue pièce titre qui est un véritable chef-d'œuvre de fusion entre le hard rock, heavy metal et la musique symphonique. On va bien sûr écouter cette phase 2. De ce vinyle absolument fantastique et indispensable pour les amateurs de hard rock du début des années 70, Salisbury de Uriah Heep. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes et la seule, absolument la seule, à faire tourner du vrai rock symphonique à Douarrière. C'est fou! 89.1 FM. Your m o n e y m a k e my life sunny for a whole day.、The、road that leads to nowhere. Please stop your crying. I ain't fit for dying this way. Go steal another with your ride. Go try some other part. Bring back the m o o d Don't play a silly game to me. Oh, what a waste o daydream. w h a t is y o u r n e e d i m gonna bleed until you kill You v e lost all sight of me. Next one to keep. j a t e n d s la dimension rock classique jusqu'à 17h. D'entendre la phase 2 en entier d'un album vinyle classique des années 70, l'album Salisbury, le deuxième disque studio de Uriah Heep, paru en janvier 1971, il y a 40 ans. On vient d'entendre la très majestueuse pièce titre qui est une pure réussite de fusion, à mon avis, entre le hard rock et Et la musique symphonique, semble-t-il qu'à l'époque, ça avait soulevé l'hostilité et le rejet de certains amateurs de musique classique qui voyaient là un véritable sacrilège. Le guitariste Mick Box a même raconté qu'il avait vu un violoniste jeter son casque d'écoute par terre avec rage quand est venu le temps qu'il fasse son solo de guitare. Euh, C'était deux mondes tout à fait antagonistes au début des années 70, celui du rock et celui de la musique classique. Juste avant la pièce Salisbury, on a entendu Simon the Bullet Freak, qui n'est jamais sorti sur un album en Angleterre avant le disque compilation de l a n s d o w n Tapes,、euh, qui est sorti, lui, en 1994, 23 ans après sa sortie initiale. Les a n g l a i s ne l'avaient jamais entendu, cette pièce-là, sur une copie domestique avant. Voilà qui complète cette petite présentation de Salisbury. À chaque semaine cette année, je vais vous présenter une face d'un album v i n y l e classique qui est paru en 1971. La semaine prochaine, je vais vous présenter une face d'un disque tout à fait approprié à notre thématique de la prochaine émission, thématique qui porte sur la Saint-Valentin, puisque je vais vous présenter une face d'un disque v i n y l e rempli d'amour, soit RAM de Paul et Linda McCartney. C'est donc un rendez-vous.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 Au Québec, au début des années 70, c'était des premiers balbutiements du rock. On était très en retard, il faut le dire, sur les Américains, les Andais à ce moment-là.、Euh, bien sûr, c'est Robert Charlebois qui incarnait à peu près à lui seul le rock au Québec, mais quelques groupes commençaient à poindre ici et là, comme Dionysos, qui ont sorti leur premier album cette année-là, en 71, Le Grand Jeu, dont on va entendre un morceau. Dans un moment. Côté cinéma au Québec en 1 9 71, c'était assez risible et un des grands succès de l'année, ça a été le film Deux femmes en or de Claude Fournier qui mettait en vedette Monique Mercure et Louise Turcot. Véritable navet,、euh, qui est sorti l'année d'avant, soit en 70, et qui a été,、euh, le plus grand succès du cinéma dans la vague de ce qu'on appelait à l'époque au Québec,、euh, de façon familière des films de fesses. Tendance,、euh, comme ça, de sexploitation made in Québec, que les Anglais ont baptisé le Maple Syrup Porn. Et qui a connu un grand succès populaire au Québec et même ailleurs,、euh, ça a bien sûr fait scandale auprès des bien-pensants et des Québécois plus conservateurs. C'est nul autre que Robert Charlebois qui a composé et enregistré la pièce titre des deux femmes en or qu'on va entendre dans un moment. Mais un autre film érotique qui a connu beaucoup de succès en 71, c'est le fameux Après-Ski. Du réalisateur、euh, Roger Cardinal et qui a tellement choqué le clergé、euh, qu'un tribunal、euh, a condamné ce film-là, l'a banni comme étant une œuvre pornographique et interdite,、euh, même qu'on a amené la police à saisir、euh, des bobines auprès des distributeurs et projecteurs,、euh, ce qui a, semble-t-il,、euh, oh oui, contribué à sa carrière internationale, <rire> surtout qu'un représentant du clergé, Mgr Raymond Lavoie, a v a i t déclaré que le cinéma érotique n'était rien de moins qu'un complot. Pour détruire la civilisation occidentale. Une déclaration qui, de toute évidence, a, a soulevé la curiosité des gens qui se sont rendus en masse pour voir ce film, qui est,、euh, pour l'avoir vu,、euh, personnellement, je trouve que c'est un véritable et authentique navet.、Euh, et même son réalisateur considère que c'est une honte avec raison. Mais ce qui fait l'intérêt de ce très mauvais film, c'est sa bande sonore qui,、euh, justement, vient,、euh, vient d'être tout juste d'être rééditée la semaine dernière. Sur v i n y l e sur l'étiquette Pluton.、Euh, ça a soulevé、euh, tellement d'enthousiasme que déjà les 500 exemplaires pressés ont trouvé preneur avant même、euh, le lancement du disque qui avait lieu à Montréal、euh, vendredi soir dernier. Ce qui fait l'intérêt de ce disque, qui est très rare depuis longtemps, c'est la phase 2, parce que la f a ç e 1 est vraiment très moche avec des chansonnettes comme ça de Céline Lomès et Mariette Lévesque. L'intérêt réside dans la phase 2. Qui est considéré par certains comme un peu le Saint Graal du funk québécois. Il s'agit de quelques pièces enregistrées par une. Une formation de musiciens、euh, à la fois québécois, ontariens et américains du nom de Illustration ou Illustration qui faisait dans le funk et le jazz rock、euh, dans le genre、euh, Chicago et Blood, Sweat and Tears. C'est pas, à mon avis, un bijou ou une merveille obscure,、euh, mais c'est intéressant. Ça mérite une, une écoute. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite puisqu'on va écouter、euh, la pièce Le Grand Marc.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 Classique jusqu'à 17 heures. j é c o u r e les goncourts, il paraît que j'ai tout pour. J'ai toujours tout, tout gagné, mais ça m'a rien donné. Depuis l'âge de 7 ans, e l l e a s o n dans le sang. Elle a étudié le chant. Le piano, la claquette, l'addiction, le ballet, chez Madame Odet. Elle en faisait tellement, un vrai petit chien, ça va. Je c o u r r a i s concours, il paraît que chez d'autres bouts, j'ai toujours t a u t gagné, mais ça m'a rien donné. Mademoiselle Lubnat Sick, Miss Hospitality, Miss Personality. アルカラクテルアナ。 どうあらあらあらあらあら r らあらあらあら r らあらあらあらあらあら r らあらあらあらあらあらあらあらあらあ s あらあらあらあらあ j e らあらあらあらあら u r あらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあら r e あらあらあらあらああああああああああああ e あああああああああああああああああああああああああああああああ e あああああああああ n あああああ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 Venez nous rencontrer au 1275 d'avion Albert Dessier de LucTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. s c'est vous dans À l'UQTR, r r vos、arrêts. Québécois avec un répertoire original entièrement en français. Dionysos avec la pièce L'âge du chlore tirée de leur premier album intitulé Le Grand Jeu paru en janvier 1971. Dionysos qui mélangeait avec Bonheur le hard rock, le blues et le, le rock psychédélique. C'est le premier vrai groupe de rock vraiment intéressant au Québec et qui,、euh, surtout, était à date et n'avait absolument pas l'air ringard ou dépassé au début des années 70 comparativement à leurs contemporains qui trempaient encore dans le yé yé, les niaiseries. Juste avant ça, on a entendu Robert Charlebois, celui qui était surnommé Garou à l'époque. C'est dommage que ce pseudonyme ait été repris depuis une douzaine d'années par un chanteur ultra k é t e n que tout le monde connaît malheureusement.、Euh, Charlebois qui incarnait tout à fait l'esprit rock à peu près à lui tout seul, à la fin des années 60, début 70. Ce qu'on a entendu, c'est l'attrait bizarroïde de Miss Pepsi, le gros succès. du début de l'année 1971 et la chanson-titre de ce navet est grand succès du cinéma de fesses québécois, qui est Deux femmes en or, un aussi mauvais film que Après-Ski, qui est sorti, lui, en 1971 et dont on a entendu un extrait de la trame sonore au début du blog intitulé Le grand m a r c et interprété par le groupe de funk Illustration. qui était constitué de musiciens québécois, américains et canadiens. Comme je l'ai dit plus tôt dans l'émission, on a réédité cette trame sonore sur Vénil et c'est sorti la semaine dernière. Toutefois,、euh, les copies ont déjà trouvé preneur et il n'en reste、euh, déjà plus d'exemplaires disponibles. On attend donc la deuxième édition de cette réédition. Un album que certains amateurs de funk considèrent comme、euh, un véritable petit bijou obscur, un authentique Saint Graal de la musique québécoise. Personnellement, je trouve ça un peu exagéré. Mais ça mérite néanmoins une écoute, en tout cas plus que le film, qui est un navet burlesque, comme symphorien nu-fesse, je dirais. C'est divertissant tellement c'est grotesque et ridicule, surtout avec la prestation d'acteur de René Angélile t son acolyte des Baronets, le très peu drôle Pierre Label. l e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 v Réellement, qui, qui montre les débuts glorieux du rock progressif. Dans un moment, on va entendre Yes, mais tout de suite, on écoute Genesis sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou! 89 ans FM. I heard the old man tell his tale.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 アロストップ、フェア depuis 1983. <m exhibition> I'm sorry. Quelle merveille que cette pièce de Yes! Starship Trooper, qu'on retrouve sur leur album, The Yes Album, qui bien sûr p a r a î en 1971. Et c'est pas mal l'album qui a fait de ce groupe、euh, mon préféré. Dans le domaine du progressif. Juste avant ça, on a entendu Genesis avec Seven Stones. C'est tiré de l'album Nursery Crime que certains considèrent comme leur premier chef-d'œuvre. mais Personnellement, je trouve, j'aime vraiment beaucoup aussi le précédent Trespass qui est paru en 1970.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 Pour le moment, on va y aller avec un petit bloc musclé, puisqu'on va entendre dans quelques minutes Black Sabbath. Mais tout de suite, on écoute un des groupes de rock progressif les plus originaux du début des années 70, Wishbone H. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule, absolument la seule, à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux. 89.FM.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 89? 1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 Le trio, e l e s t Budgie, un drôle de nom pour un groupe associé au métal, puisque Budgie signifie perruche en français. Un groupe qui a eu une grosse influence sur de nombreux musiciens des années 70 et 80, notamment sur Metallica, qui ont même repris deux de leurs classiques, c'est-à-dire Bread Fan et Crash Course in Brain Surgery, sur leur disque Garage Inc. On a entendu un morceau au titre très singulier, Nude. Disintegrating Parachute Woman, qu'on pourrait traduire par femme nue, se désintégrant en parachute. On a entendu la version 45 tours, mais c'est une pièce qu'on retrouve sur leur,、euh, le premier album de Budgie, album homonyme, paru, bien sûr, en 1971. Un bon début pour un trio qui a connu une très longue carrière, mais qui est pas mal resté toujours obscur. Mais qui demeure cependant fréquemment cité comme influence par beaucoup de musiciens, surtout dans les domaines du hard rock et du metal. On les cite souvent aux côtés de grosses pointures comme Led Zeppelin, Black Sabbath, Uriah Heep et Deep Purple comme un des grands groupes du genre. Au début des années 70, ils ont pris leur envol, si je peux dire, cette perruche a pris son envol en 1971. Dans trois semaines, lors de la deuxième émission réclassique consacrée spécifiquement à l'année 1970, 1971, je vais vous présenter、euh, plusieurs groupes qui ont fait leur début discographique、euh, cette année-là. Il, il y en a quand même pas mal. Juste avant Budgie, on a entendu un quatuor au nom infiniment plus menaçant, c'est-à-dire Black Sabbath, avec After Forever, un des joyaux de leur troisième et fantastique album Master of Reality. Au début du blog, on a entendu Wishbone Ash avec la pièce Vast 10 qui ouvre leur deuxième excellent album Pilgrimage. Wishbone Ash, qui était un groupe de rock progressif fort original puisqu'ils avaient la particularité de ne pas compter sur un claviériste, ce qui est tout à fait singulier dans le, le monde du rock progressif.、Euh, toutes les textures musicales étaient créées par le duo de guitaristes de, de Ted Turner et Andy Powell.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 Le Three Men Army, qui, à l'instar de Budgie, donnait dans le hard rock, mais dans un registre plus accessible et mélodique. Un projet mu musical initié par les frères Gervitz, le chanteur et guitariste Adrian et le bassiste Paul, qui faisaient partie d'un autre excellent trio auparavant, c'est-à-dire Gun, dont j'ai parlé dans une émission c l a s s i q u e p r é c é d e n t e il y a deux ans. Adrian et Paul ont donc mis un terme à Gun, qui,、euh, malgré l'excellence de leur musique,、euh, n'a jamais réussi à lever. Et ils ont lancé le Three m e n Army avec、euh, l a p a r t de plusieurs batteurs, dont, entre autres, Mike、euh, Kelly. De Spooky Tooth, euh, Carmine, euh, Carmine, plutôt A Piece de Cactus, ainsi、euh, que nul autre que Buddy Miles du groupe de Jimi Hendrix et Electric Flag,、euh, qui a participé comme ça au premier disque du groupe、euh, A Third of a Lifetime, qui est sorti en 1971. Bien sûr, certains ont comparé、euh, la musique de Three Man Army à un croisement entre Led Zeppelin et Bad Company, sauf qu'en 1971, Bad Company n'existait pas encore, ce qui fait que la comparaison ne tient pas. Musique Également, c'est un mélange de hard rock, de folk et même de pop qui, qui font qu'ils ont l'air de chercher un peu le Three Man Army, mais c'est quand même très bon comme disque. Ça vaut le détour. Il a été très sévèrement critiqué à l'époque, mais avec le recul, on peut apprécier un peu plus ses qualités. Question de vous en faire une petite idée. On va en écouter trois en morceaux. Et Third of a Lifetime, d e Three Man Army. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule, absolument la seule à faire tourner du vrai rock à Toile r s et D'Air. C'est fou! 89.FM i that、uh... Obscur des années 70, le Three Men Army. On vient d'entendre trois morceaux tirés de leur premier album, A Third of a Lifetime. On vient d'entendre Agent m a n qui est tout à fait représentatif de leur côté mélodique et accessible, leur côté Beatles, si je peux dire, qui fait leur particularité en tant que, en tant que trio de hard rock. C'était précédé de Another Way, qui est une autre des très bonnes pièces rock du trio avec la. la Évidemment, celle qui a débuté le bloc et qui ouvre le disque Butter Queen avec ses suggestions grivoises assez risibles en 2011. C'est pas un grand album, mais c'est définitivement un disque qui vaut le détour pour les amateurs de hard rock o b s c u r du début des années 70. The Three m e n Army a enregistré trois autres disques studio. Avant que le très peu sympathique batteur Ginger Baker se joigne comme ça aux deux frères Gervitz, qui n'ont pas hésité à rebaptiser immédiatement leur groupe, le Baker Gervitz Army. Et eux, ils ont enregistré trois disques au milieu des années 70, dont je vais assurément vous entretenir un de ces jours classiques dans la chronique Groupe Obscure. Voilà qui conclut cette petite présentation de Three Man Army. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur du début des années 70, soit les Sandiers de Grail, qui ont enregistré un seul et unique album qui a eu le privilège d'être produit par nul autre que Rod Stewart. C'est donc un rendez-vous. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser en février, ce soir même,、euh Elvite, Three Inches of Blood, des Holy Grail sont au Cercle de Québec et demain, samedi,、euh, ce, tout ce beau monde-là sera au National de Montréal. Dimanche, 13 février, Raven avec、euh, des formations francophones p o t i o n 13 seront au Petit Campus. Mardi, 22 février, Dayside, Belphegor, Blackguard et Nuraxis seront à l i m p é r i a l de Québec et le lendemain, le mercredi, tout ce beau monde-là, si je puis dire, seront au Café Campus de Montréal. Le même soir, Fintroll et Enziferum, ça, ça va être bon.、Euh, ils seront au, à l'Impérial de Québec et le jeudi 24, ils seront au Métropolis de Montréal. Et finalement, Criddlefield et Nacmistium ainsi que Tourissas seront au Métropolis de Montréal le dimanche 27 février. 16h56, l'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais remercier mon ami Simon Fédibé, l'historien de c e s Fou.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 Voyage insolite tous les lundis de 19h à 20h. Si vous êtes fan de métal, il n'y a pas que les lutins de l'enfer, il y a aussi l'émission de mon très grand ami, d e Dr. p e n r a g o n Réanimation toujours les mardis à 21h pour une bonne dose comme ça de métal et de monstruosité orale. La semaine prochaine, avec t e s s que je vais vous présenter le traditionnel spécial Saint-Valentin pour les amoureux du rock. C'est-à-dire que je vais vous présenter uniquement des chansons d'amour et il y en a là-dedans qui déménagent pas mal. Ne vous inquiétez pas. On va être loin d'Isabelle Boulay et Marjot. Je vais aussi vous présenter une face d'un album classique euh, paru, u、euh, n album vénile, bien sûr, paru en 1971, un album rempli d'amour, celui de Paul et Linda McCartney, c'est-à-dire Ram. Et je vais vous parler d'un groupe en dé très obscur du début des années 70 qui a sorti un seul album, comme je l'ai dit, intitulé Grail. Évidemment, mon ami Simon f i t z b y l'historien de c e s Fou, s sera de retour pour vous présenter les éphémérides du rock. C'est donc un rendez-vous et je vous laisse avec une dernière pièce d'un album paru en 1971. Pièce tout à fait appropriée à la température de ce soir, puisqu'elle s'intitule Alaska. L'album s'appelle Restrictions, la formation s'appelle Cactus. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission avec Classique. Salut! treatment Practice.